Les éclaircies seront plutôt généreuses et persisteront sur le nord du pays. Dans le sud, ce sera une alternance de nuages et d'éclaircies, des maxima de 21 à 25 degrés. puis mercredi, à nouveau un ciel un peu plus menaçant l'après-midi, à partir du littoral vers le centre avec un risque de faibles averses. Vivacité. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. Lui qui disparaît au profit de Burger King. Les premiers Whopper arriveront en Belgique fin de l'année. Vérifier l'état de ces pneus, c'est indispensable et les garagistes sont formels. Les automobilistes belges ne le font pas assez souvent. Normalement, la pression des pneus se fait une fois par mois. De faire la pression des pneus euh, quand le véhicule n'a pas fait de route. Et de manière générale, nous roulons avec des pneus sous-gonflés. C'est dangereux, ça peut coûter plus cher. La foire de Libramont s'achève avec un bilan en demi-teinte. Un démarrage mou du genou, mais finalement, beaucoup de monde ce week-end, les exposants ont fait des affaires. Et puis, nous irons en vacances tester le Airbnb du camping ou le Gamping. Bref, louer un bout de terrain chez l'habitant. C'est l'heure du journal sur vivacité c'est avec Manu Delport. Bonjour Manu. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Ça. Cette grande question ce soir, Giant, Magic Box et Chicken Dips vont-ils bientôt totalement disparaître Devra-t-on commander des Whoppers, double Whopper, double stacker C'est un risque en tout cas pour les non-spécialistes de la restauration rapide. On va peut-être un petit peu expliquer. Les Whoppers, ce sont les hamburgers de l'enseigne Burger King. On les mange déjà dans 88 pays et pas encore en Belgique. Les Giants, c'est ceux de la marque Quick, marque historique belge créée Créé en 1971 par Albert Frère. Et c'est aujourd'hui 92 enseignes en Belgique. Plus pour longtemps parce que le fonds QSR proche du groupe Burger King les rachète et va les remplacer progressivement par Burger King. Alors ce qu'en pensent les clients Françoise Barré a mené l'enquête. Pour tous les fervents habitués de la chaîne de fast-food, quick ce sont tous leurs souvenirs. Un petit morceau du patrimoine belge. C'était Belge. C'était notre truc à nous. Enfin, je connais Quick depuis toujours, donc voilà, c'est quand même une emblème belge qui va disparaître, donc euh, c'est un peu dommage. Moi, je vous dis, si la qualité reste la même, pour moi, euh, la Belgique sera toujours là. Chacun a bien sûr son hamburger préféré ou encore son menu, ou bien sa sauce au goût inimitable. Ben, moi, pour le moment, c'est les, les salades qui ont changé, qui sont des repas beaucoup plus équilibrés. Voilà, un petit coup vite fait, c'est bien. On mangera toujours un petit géant, quoi. S'il n'y a plus ça, ben on mangera autre chose. Et vous, mademoiselle, vous aimez mieux Quick ou Burger King Je faire quand même Quick, parce que euh, on, a, on a plus l'habitude. Et, euh... et votre préféré Le Giant. Ça reste la même chose de toute façon. Ouais. ouais. Pourquoi c'est la même chose bah, Tout ce qui est ce genre de fast-food, c'est tous les mêmes, euh, je dire, la même crasse que tout le monde mange. Ce qui est certain, c'est que tous les clients étaient au courant de l'accord Quick Burger King et que les réseaux sociaux débordent de commentaires et de souvenirs en tout genre. Kewik emploie 3500 personnes en Belgique, la plupart sous forme de franchisés. Fausse alerte a tourné cet après-midi. La gare a été fermée, évacuée. On avait repéré une valise suspecte près des quais. Les trains ont même été immobilisés pendant quelques temps et l'équipe de déminage a été appelée sur place. En fait, c'est un voyageur qui avait cadenassé sa valise. Il est venu la récupérer comme si de rien n'était. Et puis, à Forêt, un homme armé a semé la panique pendant un court instant. L'arme était fixée Des policiers sont rapidement arrivés à son domicile, ils ont retrouvé l'arme et l'homme n'a pas été arrêté. Vous prenez peut-être la, euh, la route tout prochainement pour les vacances. Est-ce que vous avez vérifié l'état de vos pneus et bien Dans un cas sur deux, les véhicules roulent, figurez-vous, avec des pneus sous-gonflés. On devrait les vérifier. Tous les mois. Alors, c'est loin d'être le cas. Touring Secours a mené son enquête sur la route des vacances. Nos pneus ne sont pas en ordre et rouler avec des pneus sous-gonflés, Alexis Fèche, ça augmente l'usure des pneus et la consommation de carburant. Une pression trop basse des pneus peut influencer la stabilité de votre véhicule. Par ailleurs, la consommation de celui-ci peut augmenter de 7%. Salatine Atin, Kik, garagiste, nous explique ce problème récurrent. Euh, les conducteurs, ils oublient, ou ils ne font pas attention à la pression, mais c'est un des points les plus importants dans un véhicule. Donc la voiture, elle peut glisser, elle peut chasser. Surtout, dans le temps de pluie, elle ne va pas bien faire l'évacuation d'eau. Normalement, la pression des pneus se fait une fois par mois. De faire la pression des pneus euh, quand le véhicule n'a pas fait de route. Parce que si le véhicule a fait de, un peu de route, les pneus ils vont chauffer et la pression euh, va être mal en fait. Les automobilistes sont-ils pour autant attentifs Moi, je, ouais, je vérifie quand même euh, une fois par mois environ. Une fois par mois avant de partir en vacances surtout parce que si jamais c'est pas bien gonflé, il y a un risque d'accident, de chauffer les pneus trop fort. Et ça, c'est mauvais. quoi. Euh, c'est marqué dans les vous dans les, d'ouverture de porte normalement. Avec droite ou à gauche, ça dépend de la marque. Et en général, c'est 2, 4, 2, 2. Et effectivement, nous, chaque année, avant de partir en vacances, nous faisons un check-up de la voiture et notamment au niveau de la pression des pneus. Alors, est-ce que vous avez une idée de la pression idéale Non, aucunement. Je lui fais pleinement confiance. Mais c'est vrai que normalement, je devrais moi-même connaître le, la pression des pneus. On le voit, une vérification approfondie avant le départ en vacances est toujours bénéfique vos vaches, cochons vont entrer au bercail. La foire de Libremont s'achève dans une heure. On connaîtra dans une heure le petit nom des plus beaux chevaux de très ardennés. La foire s'achève traditionnellement avec les concours de traction chevaline. La 82e édition a bénéficié d'une météo plutôt agréable, mais elle avait démarré en mode mineur, sur fond de crise de lait et avec de gros soucis de sécurité. Elle a plutôt bien terminé Alors l'avis des exposants sur cette 82e édition avec le reportage de Nicolas. Le Fèvre. Une nouvelle fois, la foire de Libramont n'a pas échappé au désarroi des agriculteurs. Pour Libertus, vendeur de machines agricoles, le climat morose a été particulièrement néfaste cette année. Il ne retire pas un bon bilan de cette 82e édition plutôt négatif. Comparé avec les années passées, il y avait moins de gens et moins de l'intérêt. Plutôt des touristes que des vrais intéressés. Mais dans l'ensemble, le bilan se veut positif. Les exposants, certes, ont ressenti la crise. L'actualité et une ouverture difficile. Mais comme Wim, il confie que ces deux derniers jours ont changé la donne. C'est un peu la folie. On avait beaucoup de monde. On a fait mieux comme on avait espéré. Laisse-moi dire comme ça. Même son de cloche du côté de Pascal, vendeur de poils à bois, il constate même une petite amélioration. Par rapport aux autres années, parce que Bon, on a quand même un marché qui était en régression à beaucoup d'endroits. On a des gens ou une clientèle en tout cas qui a une demande claire et nette et on sent qu'il y a une demande d'information et un projet derrière. Même situation pour Yann qui confie que des investisseurs ont frappé à sa porte. Aujourd'hui le travail se poursuit. Je veux dire le travail consiste à reprendre contact avec les différents contacts commerciaux que l'on a pris sur la foire. On fixe des rendez-vous et bon, on essaye de concrétiser les contacts de la meilleure façon possible. Un autre chiffre à retenir de cette foire 361 millions d'euros, soit une hausse de 19%. C'est en fait le montant des investissements dans le secteur agroalimentaire en Belgique. C'est la pomme de terre, la boulangerie, pâtisserie, les boissons, la chocolaterie et la viande qui font recette et le secteur emploie toujours plus 20 000 travailleurs en Belgique. L'homme qui s'est fait exploser en Allemagne à proximité du festival de musique d'Hansbach se revendique de l'État islamique. Une vidéo en arabe trouvée dans son portable démontre qu'il s'est livré à une attaque terroriste. Le groupe terroriste État islamique vient d'ailleurs de revendiquer cet attentat. L'attaque a fait trois blessés graves, une dizaine de blessés légers et le kamikaze, lui, est mort dans l'explosion. Une fusillade aussi en Floride, deux morts, une dizaine de blessés lors d'une fête pour adolescents aux abords d'une discothèque De Fort Myers, la police a formellement démenti dans ce cas-ci tout acte de terrorisme. Aux États-Unis, toujours, ces terribles incendies en Californie, 1600 pompiers sont à pied d'œuvre, des centaines de maisons évacuées au nord de Los Angeles et les flammes, Julien Geffredo, se rapprochent de la ville de Los Angeles. Plus de 1600 pompiers sont à pied d'œuvre pour tenter de maîtriser, au moins de contenir cet incendie baptisé Sand Fire en français feu de sable, car il s'approche très dangereusement de Los Angeles et plus de 13 000 hectares sont déjà partis en fumée. Au nord de la ville, les évacuations qui sont toujours en cours hein, se comptent par centaines, plus de 1500 personnes. Au moins une personne a perdu la vie retrouvée dans son véhicule calciné et puis une vingtaine d'habitations ont été détruites par le feu. Un feu et de larges colonnes de fumée, elles sont visibles à des kilomètres à la ronde. En ce moment même, la progression des flammes, qui atteignent parfois 30 mètres de haut, continue à un rythme impressionnant, jusqu'à 20 km par heure, attisé par des conditions météorologiques exceptionnelles, des vents violents et une forte sécheresse. Les mêmes conditions qui ont favorisé un autre incendie plus au nord, à proximité de San Francisco, toujours en Californie, dans le comté de Monterey. Là, ce sont plus de 4150 hectares qui ont été ravagés par les flammes. En sport, Brennel-Le -le sam ça montait aussi autour de Wallonie. Oui, moins fort qu'au Tour de France évidemment, mais ça montait quand même sur la côte de Peudot, la côte d'Opagne, la côte mont C'est le Tour de Wallonie avec la victoire du cycliste belge Dimitri Claes dans cette troisième étape. Le coureur s'est imposé au sprint devant l'autre belge à l'honneur aujourd'hui, Gianni Mersman. Il prend le maillot jaune de leader des épaules de son coéquipier Tom Bonnel. Un bon plan pour l'été, Manu, vous nous parlez du Airbnb du camping. Le Airbnb, ça, vous savez, c'est quand vous louez une chambre chez un parti Eh bien, vous pouvez aussi louer un bout de terrain chez un particulier. Le camping chez l'habitant ou le gamping, c'est encore un peu marginal. Mais ça fait déjà peur aux professionnels du camping qui y voient une concurrence déloyale. Il faut dire que c'est nettement moins cher et nettement plus exclusif aussi. Reportage de Sandrine Houdin à Sainte-Marguerite-sur-Mer en Normandie. C'est là que Magali a commencé il y a huit mois à ouvrir son jardin. Évidemment, sans pub et sans fléchage, plus difficile à trouver que le camping municipal. Vous êtes sûr que vous avez marqué chemin de la Sane Ah non, si vous n'avez pas vu la mer, alors vous n'êtes pas au bon endroit. Est-ce que vous pouvez me décrire à peu près où vous êtes, là, ce qu'il y a autour de vous Magali est la propriétaire de ce camping, disons, particulier. On est chez moi, chez Mathieu et moi. J'arrive maintenant je peux me mettre où là. Mais là, vous vous installez, euh, vous voyez, il y a un petit coin d'herbe, les chevaux, la rivière et la mer à 100 mètres. 15 euros les deux personnes et 5 euros par personne supplémentaire. Et voilà Maya, une étudiante parisienne, venue planter sa tente avec sa nièce. Mathieu. Mathieu. <rire> Maya, je suppose. Donc, je vais vous montrer où vous pouvez vous installer. Donc prise électrique via les rallonges. Et là-bas, on a WC Lavabo. Qu'est-ce qui vous fait venir ici plutôt qu'au camping municipal à côté là Parce que c'est euh, totalement atypique, en fait. On a l'impression que c'est euh, pour nous. On est tranquille, il euh, n'y a pas la foule. Euh... Et d'autre part, il y a une question de budget. Euh... Il fallait que je rentre dans mon budget vacances, quoi. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre aux professionnels qui hurlent bah, De s'adapter avec la tendance et euh, adapter leurs tarifs, peut-être. Voilà. Ça vous est venu comment Par des jeunes en mobilette qui demandaient où est-ce qu'ils pouvaient dormir ce soir. C'est comme ça que ça a commencé. On pourrait appeler ça le l'Uberis même du camping Je l'espère. J'espère qu'on va être dans une société de plus en plus solidaire et de plus en plus conviviale et tolérante. J'espère qu'on va aller vers là. Plutôt que le camping, vous préférez peut-être l'hôtel et vous avez un plan pas cher à 45 euros. Pas cher, pas cher. Avec 45 euros, vous pouvez même vous offrir tout l'hôtel, Cyril, et pas n'importe lequel. Hôtel, 16 chambres, sur une île tropicale du Pacifique. 45 euros, c'est le prix, en fait, d'un billet de loterie qui vous permet de ah remporter oui. l'hôtel, la résidence des propriétaires qui va avec, 5 voitures de location, 2 camionnettes 10 places, un pick-up et un restaurant, rien de moins. Les actuels propriétaires exploitent l'établissement depuis 25 ans. Ils ont décidé de rentrer chez eux en Australie pour profiter de leurs petits-enfants et plutôt que de le vendre traditionnellement, ils organisent cette loterie un peu particulière. Elle a suscité pas mal d'engouement, plus que 50 000 tickets vendus, soit plus de 2 millions d'euros récoltés. Tirage au sort demain. Bon, au final, ils l'ont bien vendu cet hôtel. Ils l'ont pas mal vendu parce qu'ils ne disent pas combien, mais c'est plus que 50 000 tickets. Euh, ah, c'est plus. Oui. D'accord. Eh plus merci. que 2 millions et demi d'euros. C'est pas mal. Merci beaucoup Manu pour ce journal. On vous revoit tout à l'heure à 17h30. Vous revenez Je reviens pour les titres. À moins d'avoir gagné d'ici là le tirage parce au sort. Parce que soir. vous avez joué en plus Ah, peut-être. Ah, parce que vous voulez nous quitter. <rire> Un oh là hôtel, là là. Mais, euh, je vous inviterai. Hein. Ah oh bah ça c'est. Avec les auditeurs de Viva Bien sûr, sachant le moyen de faire plaisir à quelques personnes. Hein. Dans ce cas-là, d'accord. Merci Manu, à tout à l'heure. Les soldes XXL, la qualité et le service creffel Vite, plus que quelques jours pour en profiter. creffel Les meilleurs prix, prix Il est l'heure de faire un point sur vos conditions de circulation. C'est le RTBF Mobile Info. David Godefroy, comment ça roule à 17h13 Bonjour. Bonjour Cyril. Eh bien, cet accident impliquant plusieurs camions à vous signaler sur le ring de Bruxelles. Circulation extérieure, c'est autour d'Andorlecht dans le chantier. Conséquence, le passage est difficile. La circulation est fortement ralentie en amont. Circulation extérieure, donc grand bigard au titre. Ajoutez 40 minutes à votre trajet. Et 10 minutes perdues également. Circulation intérieure de Zaventem au Carrefour, Léonard. Une dizaine de minutes supplémentaires aussi en circulation intérieure de Titre à Grand Bigard, et puis ça coince également sur le 17 Courtrai-Lille entre Albeck et le poste frontière comptez là aussi une dizaine de minutes supplémentaires vers la France. Enfin, l'accident s'est produit sur le 40 ex sa Chapelle-Bruxelles autour de Blény. Le passage est difficile dans la bretelle de sortie 36 en direction de Bruxelles. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Feuille morte, tout l'hiver tu es resté, gorgé d'eau sur ce sentier. Et quand le printemps revient, promeneur sur le chemin, feuille morte. Tu te tiens en embuscade pour faire glisser en cascade Jules et son vélo Oh, je crois qu'il a besoin d'aide. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Top It, astuce congélation du jour. Nous, nous sommes les 5 congélations congélation Top, Top It, de vrai dur à cuire. Ouais. On se tient toujours droit pour facilement nous remplir. Top It, tout pour garder vos aliments au frais. Aussi frais que frais avec... Château-Préion, la qualité au meilleur prix soldé de Belgique Exemple, superbe salon cuir de 3000 euros, soldé à 900 euros. Salle à manger ou chambre de 3200 euros, soldé à 1000 euros. Cuisine équipée de 20 000 euros, soldé à 8 000 euros, etc. Château-Préion, 16 Grands rue trop à côté de chaudfontaine Durant les soldes, ouvert 7 jours sur 7. Attention, Château-Préion n'a strictement rien à voir avec d'autres magasins de salon d'appellation Château. C'est beau, c'est bon, c'est Château-Préion En télé sur la Une Ben est le mec le plus irresponsable Entre sa fiancée déjà un miracle que aies trouvé une meuf Et son amour de lycée Tu vas me promettre que tu vas effacer cette meuf de ta tête Sa vie sentimentale vole en éclats Situation amoureuse, c'est compliqué avec Manu Payet Lundi soir sur la Une Jusqu'à 19h 5 à 7 Avec Cyril on va en faire pendant deux heures des choses ensemble. On va en faire beaucoup de choses. Euh, C'est promis jusqu'à 19h. Je vais vous offrir des cadeaux. Si vous avez envie de visiter océa des mini europe ben, en famille, vous allez pouvoir le faire. On en reparle tout à l'heure. À propos de famille, si vous êtes en couple, vous avez peut-être de temps en temps des petites disputes qui arrivent à la maison. Vous savez qu'il y a un mot qu'il faut bannir de votre vocabulaire et même de vos pensées pour ne plus jamais avoir de disputes. On va en parler tout à l'heure avec Paul de Wandre, qui est spécialiste des relations de couple puisqu'il a écrit, traduit à la base et puis réécrit « Les hommes viennent demain Les femmes de Vénus Il l'a joué sur scène aussi Vous l'avez peut-être vu de nombreuses fois C'est un expert donc il sera avec nous Pour nous expliquer ce que l'actu nous apprend aujourd'hui Donc un mot à bannir Manu je vous pose la question Est-ce que vous avez une idée du mot qu'il faut bannir du vocabulaire Pour ne plus avoir de problèmes de couple Est-ce que c'est un gros mot Ce n'est pas un gros mot <rire> Ah C'est un mot, c'est stupide comme mot C'est « je » je, ou « tu, tu » Alors on n'est pas loin mais c'est pas ça euh, Tout à l'heure je vous dirais quel est ce mot à bannir absolument On parlera de sport aussi Avec les Jeux Olympiques qui arrivent Et l'équipe de hockey qui a décidé de faire quelque chose Pour gommer son empreinte L'empreinte carbone puisqu'ils vont prendre l'avion Pour aller jusqu'au JO de Rio Et bien il y a des arbres qui vont être plantés Je vous en reparle euh, tout à l'heure C'est dans la suite de ce 5 à 7 survivacité On s'intéressera à d'autres choses aussi Une vidéo entre autres qui fait le buzz avec un Gabonais qui chante il est assis tranquillement dans un, sur un escalier la vidéo, on va se le dire franchement ne ressemble pas à grand chose et puis il chante, et là il chante comme Céline Dion un garçon mais il a la voix exceptionnelle comme celle de Céline Dion, il y a même des producteurs de The Voice qui l'auraient déjà repéré, alors pas en Belgique, mais il y a déjà des euh, gars de The Voice qui l'auraient contacté dans d'autres pays, on verra tout à l'heure comment est-ce qu'on peut imiter à ce point-là avec Fabien Lecastel qui sera l'invité de ce 5 à 7 tout à l'heure, et puis dans l'actualité il y a ce battle aujourd'hui cette annonce qui a été faite, on en parle tout de suite D'un côté... Les fans de l'historique, les fans du quick, de l'autre, nouveau en Belgique, existe dans 88 pays, on en parlait dans le journal, il va avoir des fans, il en a déjà, le Burger King Qui va gagner ce battle aujourd'hui On va faire le point par parmi euh, vos SMS au 3063 jusqu'à 19h. Vous me dites si vous êtes plutôt un burger du, du, du Quick. Voilà, c'est votre burger préféré. Il est chez Quick ou il est chez Burger King Puisque je rappelle que le rachat de Quick en Belgique euh, est sur le point de se faire et que euh, les Burger King vont arriver prochainement. Petit à petit, les Quick vont être remplacés par des Burger King en Belgique. Alors vous me dites si vous êtes plutôt Quick ou Burger King et quel est votre burger préféré par SMS au 3063 Manu, une préférence Vous euh, mangez, déjà euh, des burgers, vous je, je prends mon joker, j'aime pas trop, moi. Les salades, vous euh, je Plutôt, ah, vous êtes salade. Je mm. sais pas si le Burger King fait des salades. Ah bah je sais ah. pas, j'ai pas vu ça dans leur programme. Ah C'est pas ce qu'on met le plus en avant. <rire> euh, vous me dites par SMS au 3063 et sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF, on démarre avec un fan du Burger King, il s'appelle Jean-François. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Cyril. Bienvenue dans le 5 à 7 sur Vivacité. Alors pourquoi fan du Burger King Qu'est-ce qui vous plaît Bah écoutez, moi c'est vraiment tout ce qui concerne les, les préparations en base de poulet, c'est vrai qu'il y en a aussi chez, chez Quick, mais à chaque fois que je vais en France, je me rue vraiment sur un Burger King parce que j'adore tout ce qui est leurs préparations et de burgers et leurs leur, leur nuggets aussi, je trouve que c'est vraiment un grand ton au-dessus de ce qu'il y a chez, chez nous Qu'est-ce qu qu'il y a de différent Euh, je sais pas, la, la, la saveur, peut-être la manière dont c'est présenté et tout aussi. Puis je pense que bah, le, quand on entre dans un Burger King, euh, on a envie de tout manger. Et je vais pas me cacher que si je suis fan euh, du, du quick, notamment juste du, du giant, je euh, j'ai pas vraiment envie de tout manger quand j'entre dans un quick, alors que quand je suis dans un ah Burger ouais. King, j'ai vraiment envie de tout dévorer. Bon bah Alors vous, vous êtes plutôt content de ce changement, Jean-François Moi, je suis plutôt content, mais bon, je suis après tout, je suis, je suis belge aussi. J'ai aussi des potes qui travaillent dans les, dans les Quick, donc j'espère que ça va pas avoir un incident sur l'emploi des personnes qui travaillent pour le Quick. Mais depuis le temps qu'on l'attend, euh, je peux vous dire, il y a à Pâques, je suis allé à Nantes, ouais. et la première chose que j'ai fait en arrivant à Nantes, c'est euh, d'aller dans un Burger King. D'ailleurs, ma famille a su que j'étais euh, au Burger King parce que j'ai fait une photo du plateau que j'avais, je l'ai posté sur Facebook plutôt que de ah, me un... pour dire que j'étais arrivé. <rire> D'accord, donc on a un vrai fan. Je note pour le moment le Burger King à un point. Donc c'est vous qui ouvrez le, le bal aujourd'hui de ce débat et vous marquez un premier point pour le Burger King. Merci Jean-François. Et puis il euh, y, y a plus qu'à attendre un petit peu maintenant pour pouvoir déguster les, les préparations au poulet alors que vous aimez tant, mais chez nous en Belgique alors. Oui, tout à fait, tout à fait. A bientôt Jean-François, bon après-midi. également. Est-ce que vous êtes plutôt quick ou Burger King 3063 pour me le dire par SMS et puis sur la page Facebook aussi du 5 à 7 Quand euh, on a vu cette info avec l'équipe aujourd'hui, on s'est dit qui peut nous parler des burgers Qui est la personne de référence Qui est celui qui a pu tester tout ça Eh ben on a trouvé, on a trouvé Carlo de Pascal qui est avec moi cet après-midi. Bonsoir Carlo. Bonsoir Cyril. Je vous ouais, vends bien là oui, oui, vraiment ouais, bien vendu. Je pense que c'est... Euh... <rire> C'est un peu survendu hein. mais bon maintenant je suis là je veux bien on va essayer de, de dire quelque chose de, de, de quelque chose de sensé autour des hamburgers ouais on va en parler ouais. dans deux secondes des hamburgers juste avant oui. est ce que vous avez déjà testé et le quick et le burger king ouais ouais ouais j'étais déjà c'est une info ça que... oui le burger king bah oui parce carlo France, fast food Ben oui ça m'arrive ouais. Oui, il y en a un pas loin de Reyers. Mais plus... euh, non, ça m'arrive... Non, franchement, c'est pas la peine de mettre des lunettes noires pour y aller, quoi. Je veux dire, ça m'arrive d'y aller, mais franchement, franchement, de plus en plus, je préfère les fast-good au fast-food, c'est-à-dire les fast-food de la nouvelle génération, un cran au-dessus, un petit peu plus cher, mais où on se moque pas du mangeur au niveau de la qualité des produits de base c'est quoi exactement voilà. la différence entre le fast good bah, et le fast food alors. alors vraiment c'est tous les alors, le fast good souvent il a tous les attributs du fast food c'est à dire que on commande au comptoir euh, on s'assoit on débarrasse son plateau euh, donc il y le service est minimaliste Euh, la, la, la bouffe, il ressemble, ça peut être des hamburgers, mais ça peut être autre chose. Hein. Il y a de plus en plus de, de, de restaurants de nouilles japonaises, il y a de plus en plus de, de, de restaurants de fast-good. De, de, il y a même un fast-good dans mon quartier ici, Chaussée de Charleroi, il y a un fast-good de, de, avec des sandwiches péruviens qui est absolument ah ouais. délicieux. Euh, ah vrai, vous vend des bracelets avec Euh, oui, oui, on peut voir les bracelets et aussi du, tu peux avoir du ceviche le ah, plein national péruvien c'est très bon, très ça, bon. Ouais, ouais, ouais, du, ouais. du cochon de lait non mais là ils mettent du cochon de lait dans les sandwichs avec de la patate douce et des sauces dans le oh. secret, c'est absolument, ouais, c'est oh, vraiment voilà. très très bon, donc le fast good c'est un peu il y a une enseigne qui vient d'ouvrir toujours dans le même quartier à Saint-Gilles, autour des, des boulettes, ça c'est un peu plus un restaurant déjà il y a un type qui fait des boulettes dans le bas de la ville qui s'appelle Balls and Glory qui fait des boulettes farcies avec la sauce dedans, Donc voilà, sur, euh, sur la capitale et sur euh, certaines villes euh, en Belgique, on voit apparaître des concepts où euh, on a un petit peu mis à la barre un tout petit peu plus haut. C'est certes le, le prix va jusqu'à doubler par rapport au prix initial d'un ouais. plat dans un fast-food normal, mais on a quelque chose qui nous, qui... enfin, parce que bon, moi, ce que ma réaction par rapport à ça, c'est cher pour un fast-food, mais c'est pas cher pour bien manger. Et alors finalement, ce qui compte. Au final, c'est d'avoir, dans, dans un fast food, dans un fast-food, c'est d'avoir les papilles bien saturées, parce qu'il ne faut pas oublier ce côté-là, on y va un peu pour le côté un peu régressif, un peu, je mords de temps, et ça m'envoie <rire> des ça, mais... de saveurs, etc. C'est intense, il y a de la mayo, t'en as un peu qui coule. Ça sur coule la, de partout. Hein. Voilà, oui, mais avec un produit de base, parce que, le produit de base dans l'hamburger, c'est quand même le pain et la bidoche. Ouais. Et souvent, c'est là où ça fait un peu la gueule, quoi, dans les, dans les fast-foods habituels. Ah Mais alors que justement, qu'est-ce voilà. qu qu qu'il doit y avoir dans cette viande pour qu'elle soit, qu soit bonne bah alors, Déjà, faut il faut qu'il y ait de la viande. C'est-à-dire que si on, ce qu'il ne faut jamais faire, dans un, dans un fast-food, c'est comparer la photo avec le démontage du hamburger. Quand on commence à démonter le hamburger, alors là, on commence à s'apercevoir qu'en général, c'est quoi le... Normalement, le hamburger, c'est le steak, d'abord, le steak haché, ouais. et là, souvent, c'est vraiment c'est un demi-centimètre de viande très, très cuite dessus, de fou dedans, très, très grise, et en fait, c'est ce que j'appelle la viande prétexte. On te mettrait du seitan ou de la viande de soja à la place, ça ferait exactement le même effet, parce que c'est uniquement le, le côté salé, poivré, etc. Mais c'est ça, il n'y a pas, pas de pas goût particulier. Chose. Non, la viande, or... Et c'est ça qui fait qu'on est accro à ces trucs-là, c'est parce que les sauces qu'ils mettent dedans sont, sont très très bonnes. Ouais, ouais, ouais. Hein ils, ils mettent des très bonnes sauces. Le pain est moelleux, il n'est pas bon, mais il est moelleux, donc il est un peu régressif, un peu tiède et tout. Bon, Alors donc, il enveloppe bien le truc. Mais euh, que ce soit la sauce McDo, euh, chez, chez, euh, alors, chez euh, Burger King, la sauce c'est plus des, des goûts barbecue, etc. Mais la sauce Gian de Quick, tout le monde a essayé de la refaire. Nous, on n'est pas des pigeons il y a deux ans, on, on a vraiment essayé de la refaire. Parce que c'est vrai que c'est très bon, c'est sucré, c'est acide et c'est salé tout et ça c'est un en secret même temps. bien gardé en plus. Ouais et donc bon il y a un peu de petit peu de cornichon haché. je pense qu'il y a un peu d'estragon je me souviens plus par cœur. Et donc voilà, le secret d'un bon hamburger, c'est d'abord un vrai steak de vraie viande qu'on va oser servir un peu rosé Et c'est ça qui fait l'addiction je pense que si euh, Burger King plaît tellement. D'abord, il nous plaît tellement en Belgique parce qu'on n'en a pas. Il y a ça aussi, il ouais, y a l'inconnu. Ouais, ouais. ceux qui sont partis. Ouais. Ouais. Quand on en aura 91, comme on a 91 quick tout de suite, on trouvera ça moins, moins <rire> excitant. Mais euh, y a, leur secret, c'est qu'ils font un côté grillé à la flamme sur la viande un peu carbonisée qui donne un goût euh, très, très, très appétissant à la viande. Mais, mais, et leur viande est un poil plus épaisse, je pense, à vérifier. Mais donc, une vraie bonne viande, un vrai bon pain... Et là, on commence à parler. Quoi. Et d'ailleurs, la plupart d'entre nous, quand on découvre un très bon hamburger, on a du mal à le manger. Parce que, autant le hamburger euh, type Quick, McDo et compagnie, tu fais trois bouchées, top, top, top, et il est déjà passé. <rire> C'est vrai. Hein Alors, ce hamburger-là, où tu as de la mâche, où il y a une vraie, un vrai steak... Ah, C'est un défi d'arriver au bout, parfois. Hein. Oui, euh, euh, à la fin, il commence à s'échapper un peu, on a du mal à le garder dans le pain. Alors, la viande, le pain. Alors, je prends un exemple de fast-good euh, dans la région bruxelloise, mais ils vont essaimer bientôt dans le reste de la Belgique. Il y a notamment, euh, alors en Flandre, on a b Burger. Dans la région bruxelloise, on a notamment, hein, il y en a d'autres. On a le restaurant Manhattan. Oui, les deux sont très bons d'ailleurs. Voilà, on, on tourne autour des 10, 12, 13 euros, si je ne me trompe, pour les hamburgers. Chez Manhattan, c'est un très très grand boulanger s'appelle Yves Gunz, qui fait le pain. C'est un, un boulanger qui sert les restaurants étoilés. Hein. Et il, fait, il a d'abord fait une recette à l'huile d'olive, et puis maintenant, il fait une recette au beurre. Et ce pain, c'est une véritable brioche. C'est presque trop bon pour y foutre de la viande dedans. <rire> <rire> c'est vraiment délicieux. Et puis, les fromages. Les fromages. Alors, le fromage, ça doit être un vrai cheddar, ou un vrai mental, ou un vrai reblochon, peu importe. Mais pas de la tranchinette de fromage déjà fondu. C'est ça. Donc, et puis la vraie salade convenable, et après, il n'y a plus qu'à mettre une bonne sauce. Mais franchement, c'est tellement bon quand on met une bonne viande une bonne salade avant fromage que, petit coup de ketchup moutarde, ça peut aussi faire... Euh, faire ah, ça fait l'affaire aussi. Vous et, nous avez moi, donné je... faim ici, avec toutes ces et... explications, toutes ces descriptions, Carlo. <rire> je... Voilà. Alors Et surtout, n'oubliez pas d'en faire de temps en temps à la maison. Hein. On peut faire le pain soi-même. On peut faire des très bonnes très... choses à la maison, ça, c'est vrai. On peut faire de très, très bonnes choses. Et un, un burger maison, c'est aussi la joie, quoi. Ah bah, voilà. et, et on s'en met aussi plein les doigts Et au bien moins il n'y a sûr. pas de problème de Il est froid ou il y a un cheveu dedans mais Parce qu'a priori bah, on ne fait pas ça à la maison <rire> Non bah, il faut chauffer le pain Il faut que ce soit chaud faut que ce soit... Enfin ça peut être de la grande cuisine pour dire. Ah bah, Exactement mais En tout cas ça peut être bon Et s'il faut faire un choix entre Quick et Burger King Parce que là on a parlé des bons Alors, burgers oui, sinon si vous deviez là, faire je... un choix je vais, vous dire, je vais vous dire je fais le choix de celui qui est sevré Donc j'ai tendance à dire je vais prendre Burger King Mais quand même Moi, j'ai découvert, quand j'étais. je raconte ma vie, un quart de seconde, j'habitais le quartier du Champ d'Oiseau, deuxième quick de Belgique, ouvert en 73, ouais. tout le monde va deviner mon âge. J'étais à l'école primaire, et le quick a ouvert, on a quand même eu des étoiles dans les yeux, et puis maintenant, c'est devenu des grosses... Puis maintenant, c'est un peu triste, parce que c'est devenu des usines à faire de la malbouffe et, et les coca ont triplé de taille, et les paquets de frites ont triplé de taille, et les hamburgers sont trop grands, et, et c'est devenu... Mais quand c'était la fête et qu'on y allait une fois toutes les deux <rire> ou trois semaines, c'était quand même le bon temps. C'était la même chose, mais c'était autre chose parce que c'était un peu festif. Voilà, Il y a un peu de poésie qui est déjà partie depuis longtemps. Maintenant, on versera quand même une larme pour le dernier géant. Il a bien mérité ça. Quand même. Eh ben, On verra quand il, il nous quittera le géant pas tout de suite hein, parce que la transition va être longue hein. oui oui, oui ça va... dans le communiqué de presse on va euh... encore profiter un donc, petit voilà. peu du quick il n'y a pas de problème ben voilà et eh bien merci beaucoup carlo d'être passé ce soir merci dans le 5 Cyril. à 7 on se revoit avec bientôt au quick avec toujours à bientôt ouais. au revoir, au revoir. <rire> avec plaisir il est 17h28 on va aller du côté de liège tout de suite chez yilmaz qui est avec moi bonsoir bonsoir bienvenue alors plutôt quick ou plutôt burger king on est dans notre gros battle de cet après-midi là euh, quick Quick, et pourquoi Parce que euh, je, depuis que je suis petit, je mange ça, mais c'est comme encore petit, mais j'adore le Quick. Rassure-moi, parce que tu, tu as 12 ans, Yilmaz, tu manges d'autres choses, tu ne manges pas que ça. Non, je mange d'autres choses aussi. Mais... Ah, ça va, parce que quand tu dis depuis tout petit, je mange que ça. Donc, euh, Quick est déçu alors de l'annonce aujourd'hui euh, Oui, ouais, Quick. Bon, ben, ça sent le Magic Box ce soir ou le Giant pour, pour, pour, pour pas célébrer, mais pour, pour, ben voilà, pour essayer de passer au-dessus de cette info. Le Quick qui va disparaître en Belgique. Il me se souhaite une excellente soirée. À bientôt. À bientôt. On continue le débat. 3063 par SMS. Vous êtes plutôt de l'école Quick ou de l'école Burger King qui va prendre la place du Quick dans les prochains mois Vivacité présente le Phare Festival de Louvnier. Des artisans, artistes potiers et sont fiers de vous présenter leur savoir-faire dans un marché ou en couleur. Animation, atelier pour enfants et nombreux concerts cover. Le Phare Festival de Louvnier, samedi 30 et dimanche 31 juillet de 10h à minuit. Autoroute 25, sortie Esprimon. Info sur 5jourphare.be Cet été, de 11h à 13h, Vivacité a un air de vacances avec Stéphane Piedbeuf. C'est en 30, voici les titres de l'actualité avec Manu Delporte. Et oui, on parle aussi des quicks dans l'actualité, la fin des quicks en Belgique, l'arrivée des Burger King, c'était dans l'air depuis des semaines, c'est officiel, les Whoppers remplaceront progressivement les Giants, les spécialistes de la question savent de quoi je parle, pas nécessairement les gastronomes. Au-delà de ça, c'est une enseigne historique qui disparaît, 92 restaurants quicks en Belgique, 3500 travailleurs, la plupart des franchisés. Les premiers Burger King sont attendus en Belgique fin de l'année, mais la transition comme on vient de le dire, sera progressive. À nouveau, un paquet suspect découvert à la gare de Louvain. Un quai est entièrement évacué en ce moment même et plus aucun train ne peut circuler sur cette voie. Les autres quais de la gare restent ouverts et accessibles aux trains. Le service de déminage est sur place. Avant cela, début de cet après-midi, c'est à la gare de Tournai qu a été, que la gare qui a été évacuée. Une valise suspecte était attachée au quai. Train arrêté, gare évacuée là aussi et service de déminage appelé. Et puis, le propriétaire de la valise est venu la rechercher. sans d'autres formes de procès. Il l'avait attaché pour qu'on ne la lui vole pas. Pas sûr qu'il s'en sorte comme ça. Dimitri Kleiss est vainqueur du Tour de Wallonie aujourd'hui à Vielsalm. Tom Bonnen s'est fait voler son maillot jaune par Gianni Mersman. La fin aussi de la foire de Libramont avec un bilan en demi-teinte du côté des exposants, même si certains ont fait des affaires, plus d'affaires qu'en 2015. Merci Manu pour toutes ces infos. Dans un instant on va partir sur les routes. Et juste avant ça si on faisait un petit point sur la météo, juste un, un rappel de, du battle de cet après-midi midi, Quick ou Burger King, de quel côté vous êtes Pour le moment, on est à égalité, un partout, un pour le quick un pour le Burger King. Si vous, euh, vous avez un avis aussi, quel est votre burger préféré Vous me le dites par SMS au 3063 ou sur la page Facebook 5 à 7, via cité RTBF. La météo, la nuit prochaine, sous un ciel étoilé, les minima descendront entre 10 et 15 degrés de la brume pourrait se former par endroits Demain, après la dissipation de la brume, les éclaircies seront plutôt généreuses et persisteront plus sur le nord du pays. Dans le sud, ce sera une altérance une alternance de nuages et d'éclaircies et des maxima de 21 à 25 degrés. On part sur les routes tout de suite, c'est le RTBF Mobile Info. On fait un point sur la situation avec David Godefroy. Oui, et toujours des suites de cet accident impliquant plusieurs camions sur le ring de Bruxelles, circulation extérieure à hauteur d'Anderlecht dans le chantier. Le passage reste difficile, la circulation est forcément fortement ralentie en amont. Des fils qui commencent déjà à Grand-Bigard dans lesquels vous perdez une quarantaine de minutes donc vers au titre. Des fils également dans l'autre sens au titre. Grand Bigard, comptez une dizaine de minutes supplémentaires. 10 minutes à ajouter à votre trajet aussi en circulation intérieure. Grand Bigard, Zaventem. En circulation intérieure, Zaventem, Carrefour, Léonard, là aussi 10 minutes perdues et un peu moins de 10 minutes en circulation extérieure. Zaventem, Grand Bigard et puis 10 minutes encore perdues sur le 17, Courtre et Lille, entre Albé qui est le poste frontière. Défile donc vers la France. Enfin, toujours des suites de cet accident sur le 40, la chapelle Bruxelles, autour de Blény. Le passage reste difficile dans la bretelle de sortie vers Bruxelles.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 Vous le savez, on est à quelques jours des Jeux Olympiques. Ça se passe à Rio, là je vous apprends rien. Il y a l'équipe de hockey sur gazon qui est en route. Ils sont partis ce matin. Et on va en parler de cette équipe de hockey parce que non seulement on espère qu'ils vont nous ramener des médailles, mais en plus, ils font quelque chose de bien pour la planète parce que partir jusqu'à Rio, c'est une grosse empreinte sur la planète, sur l'écologie. Ils ont décidé de compenser les émissions de gaz à effet de serre occasionnées par leur voyage aux Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques même, parce qu'il y a des lettres en trop dans ce que je viens de vous dire. Eh bien, on va vous dire pourquoi et comment ça se passe dans un instant dans la suite de ce 5 à 7 si vous avez l'habitude de vous disputer d'avoir des petites tensions dans votre couple peut-être que c'est à cause d'un mot un seul mot peut faire la différence et on verra lequel avec Paul de Wandre qui sera l'invité de ce 5 à 7 dans un instant il y aura le cactus de Jérôme de Warze avant 18h et puis des cadeaux direction Océade et Mini Europe à Bruxelles je vous explique tout ça dans les prochaines minutes Cuisine Créphel. Plus que quelques jours pour profiter des conditions soldes sur tous les modèles de cuisine équipés sur mesure. Cuisine créfelle. Mon rêve, ma cuisine.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 Mobilier Tendance. Atteint l'eau sur le nouveau centre commercial, solde jusqu'à moins 50% sur des dizaines de salons, relax, lits, meubles et articles de décoration. Mobilier Tendance, la qualité à prix d'amis. Ouvert du mardi au dimanche inclus, de 10 à 18h30. Mobilier Tendance. Le garage Skoda-Chu vous invite à découvrir les dernières nouveautés Skoda. Pendant tout l'été, faites-vous plaisir. Rêvez Skoda, pensez skoda et profitez d'un très grand choix de véhicules d'occasion. Garage skoda à acheté au pied de la Côte d'Ambourg. skoda le service en plus. 17h, 19 19h, 5 à 7. On va parler de hockey, là, justement. Alors, pas le hockey, les visiteurs. Ah, ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus... C'est hockey On n'avait plus entendu ça. Euh, le hockey, mais sur glace, euh, c'est pas du tout. C'est sur gazon, celui dont on va parler, parce qu'en JO d'été, le hockey sur glace, on l'a rarement vu. On va parler de, de, de hockey et des Jeux Olympiques qui arrivent avec Denis van Damme. Vous êtes manager marketing et communication de la Fédération Belge de Hockey. Et si vous êtes là ce soir dans le 5 à 7, c'est parce que vous allez gommer l'effet que vous avez sur les L'émission de gaz à effet de serre euh, lors du voyage des athlètes aux jeux olympiques en replantant des arbres bonsoir denis bonsoir bienvenue bonsoir, ah oui, tout à fait. merci d'être dans le 5 à 7 vous ce soir bien, vous avez bien résumé ah bah euh, euh, au moins j'ai pas dit des conneries pour une fois euh, denis les athlètes sont déjà en route là ils sont dans l'avion pour le moment oui ils sont partis ce matin avec euh, les athlètes euh, de la natation et de la gymnastique Alors justement, partir en avion aussi loin à Rio, enfin même le plus petit trajet en avion, ça a un impact sur les émissions de, de gaz à effet de serre, ça on émet. Et donc vous avez décidé de planter des arbres. Comment ça va se passer Pourquoi vous avez pris cette décision Mais On a pris cette décision parce que les Jeux Olympiques, pour nous, et je pense que pour toute la Belgique qui bien le sport, euh, c'est un moment vraiment très important. Et on s'est dit que euh, on voulait marquer le coup avec un, un geste fort et symbolique Euh, on sait que notre sport qui se joue sur de, du gazon synthétique qui doit être arrosé a une empreinte écologique quand même euh, non négligeable et donc on a voulu euh, démarrer au fait, une campagne qui va peut-être s'étendre après mais avec ce geste-ci en, en ayant pris contact au fait, avec une ONG qui s'appelle Graine de Vie mmh. et qui s'occupe du reboisement euh, à Madagascar et donc ces gens euh, nous permettent d'annihiler euh, en quelque sorte l'empreinte le, écologique du voyage de 35 personnes, donc parce que le, le, le staff, les joueurs et les, les officiers autour, euh, ça fait un, grou un groupe de 35 personnes qui vont faire donc ce voyage à Rio, qui vont se déplacer à Rio, qui vont euh, avoir des nuits d'hôtel, enfin bref, tout le, tout le voyage pendant les trois semaines, euh, mais ça va être compensé par la plantation de, de plus de 33 000 arbres ah, à énorme. Madagascar cette ONG. Oui, oui. Ah ouais, ça, ça fait beaucoup d'arbres. Ça a un coût aussi, alors, de, de planter ces arbres Ça a un coût. Alors, euh, un arbre, c'est pas très très cher. Le, la plantation d'un arbre à Madagascar coûte environ euh, 15 cents d'euros. Euh, mais bon, quand on en, on en plante plus de 33 000, ben on a décidé nous d'offrir un chèque de 5 000 euros à l'ONG. Euh, mais comme je vous dis, c'est un geste symbolique. Et en fait, on espère qu'ils vont en appeler d'autres dans le monde du hockey, mais aussi dans d'autres secteurs. Et justement, est-ce que d'autres fédérations ont pris contact avec vous depuis cette annonce Non, pas encore. Vous êtes les premiers. Ah donc ça veut dire qu'il n'y a personne qui s'intéresse à, à ce beau geste alors que bah, en l'occurrence c'est quand même vachement sympa et c'est vrai que pour aller aux Jeux Olympiques du monde entier il y a énormément de, de transports donc énormément d'émissions de gaz à effet de serre et donc l'occasion de planter Vous imaginez si toutes les fédérations le faisaient et je pense qu'on a quelques forêts qui, sont, qui ressortent de terre là quand même ouais tout à fait Tout à fait. Et alors oui, euh, pourquoi Madagascar Parce que là-bas, il y a, y a la place, il y a beaucoup de, de forêts qui ont été abattues euh, les dernières euh, dizaines d'années. Et donc, euh, c'est une façon aussi d'aider la population sur place parce que ça leur donne du boulot et, euh, et ça leur donne euh, une raison d'être intéressante pour le pour le, le, le monde, on va dire, pour notre terre. On espère que ces 33 000 arbres qui vont être plantés à Madagascar, ça va porter chance à notre équipe de hockey. On a un espoir oui. de médaille. Tout à fait. Euh, on, ça oui. fait les troisièmes Jeux Olympiques de suite où euh, on participe avec notre équipe Messieurs. On a terminé 9 e à Pékin, 5 e à Londres. Maintenant on veut faire mieux mais donc personne ne signe pour une quatrième place donc on va pour une médaille clairement. Ah bah 9e, 5e, ça fait un ou deux, là, cette fois-ci. Il faut, faut, faut repartir ouais. avec une médaille d'office. <rire> On fera le point. Voilà. Merci, en tout cas, Denis, d'être passé ce soir dans, dans l'émission. Et bien bravo bien. pour cette initiative. J'espère que d'autres fédérations vous suivront dans, dans cet euh, élan, dans cette action. Bonne soirée et bons Jeux Olympiques, Denis. À bientôt. Au Il est 17h41. Il y a un battle aujourd'hui, il y a un battle qui affronte d'un côté, qui oppose d'un côté les fans du Quick à ceux qui sont fans du Burger King. Pourquoi aujourd'hui Parce que vous n'êtes pas passé à côté dans l'actualité. Les Quicks en Belgique vont disparaître pour faire place au Burger King. Alors un point sur vos messages à propos de ce, cette battle justement cet après-midi. Vous déchaînez et par SMS et sur la page Facebook. Il y a Jérôme qui nous dit « Quick » avec énormément de cas pour dire qu'il insiste. Il y a Johnny sur la page Facebook qui dit « Burger King est vraiment le roi la viande a un autre goût même si c'est grillé uniquement pour donner le goût fumé. Karine, Quick et le Giant quand je suis malade et un manque c'est la seule alimentation que je digère Eric qui nous parle du quick et son giant bien sûr, s'il garde le giant ok mais sinon il y aura toujours un vide dans la restauration fast food, alors, on sent que ça va loin hein, cette histoire de débat, il y a André qui nous parle du quick en disant je préfère le logo quick, il est plus design, ça peut aussi être pour une histoire de logo, si vous préférez l'intérieur des quick aussi, vous pouvez le dire vous préférez les chaises du Burger King vous avez le droit aussi de vous exprimer bien sûr alors si je compte rapidement, on est à 4-5 pour le quick et Et à 4 pour le Burger King le quick reprend la tête donc dans cette battle cet après-midi vous continuez à me dire ce que vous préférez quel est votre burger préféré d'un côté ou de l'autre 3063 par SMS ou sur la page Facebook 5 à 7, vais cité RTBF dans un instant, juste après la pause on va s'intéresser à un petit mot un seul petit mot qui peut peut-être vous éviter toutes les disputes dans votre couple et ce n'est pas le mot belle-mère comme je l'ai vu par SMS au 3063 message de Catherine Viva 75 ans de liberté, l'aventure ne fait que commencer. Condition 75e anniversaire sur toute la gamme Jeep. 4 ans de garantie inclus aux établissements Constant-Liège. Constant-Liège et constant Warem, la passion du service. Vivacité à Esneux, en toute complicité. Sur 90.5 FM.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 17h43, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous rentrez juste de vacances là pour le moment, si vous étiez en couple en vacances ou si vous prévoyez de partir. Ça peut arriver, je ne vous le souhaite pas, mais ça peut arriver parfois d'avoir des petites tensions. Et dans le couple aujourd'hui, on apprend que ces tensions peuvent être causées par un mot, un seul petit mot, c'est de vrai. Si on utilise de vrai il peut y avoir des disputes dans le couple alors c'est euh, pas n'importe qui qui dit ça c'est un expert, il s'appelle Jeffrey Bernstein et euh, c'est dans le Psychology Today qu'il a dit qu'il suffirait d'éliminer ce tout petit mot, donc de vrai de notre vocabulaire et si on fait ça, ben on va communiquer mieux avec notre partenaire, mais c'est même quand on pense à la personne qu'il faut aussi supprimer le de vrai alors est-ce qu'il faut réellement le faire ou pas et quelles sont les, les causes, quel est le problème avec ce mot on va tenter de le savoir avec Paul de Wandre. vous avez euh, adapté les Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Vous l'avez joué sur scène. Vous êtes un mm -hmm. expert de l'amour. Bonsoir, Paul. Oh, bonsoir, bonsoir, Cyril. Bienvenue dans sa cassette. C'est vrai, non, Paul <rire> ravi là. Oui, oui, tout à fait. J'ai appris à comprendre un peu mieux les, les, les différences entre les hommes et les femmes pour mieux se comprendre et mieux s'entendre. Est-ce qu'il euh... a raison, ce a, Oui, sûrement. C'est vrai que c'est le devrait est un... Un mot qui tue, déjà dire tu, plutôt que de, de dans un conflit, est, on est plutôt emmené sur le fait que c'est l'autre qui devrait changer, on va avoir raison, donc on veut l'accuser. On a plutôt tendance à accuser l'autre, il faudrait que tu fasses ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire là. Ça passe pas. L'idée c'est que c'est nous, nous, nous, qui sommes, nous qui sommes bien et l'autre qui a un problème. Euh, c'est plus difficile de gérer les conflits quand on reste dans cette position-là. Donc effectivement, changer « tu devrais » en « j'aimerais que » ou euh, « ça m'aiderait si ». Donc il y a effectivement pas mal de choses qu'on qu peut faire en communication pour, pour apaiser un peu et pour essayer d'être plus constructif dans, dans les discussions. Mais rien que le fait d'y penser, donc quand, quand je suis en train de penser à ma femme ou une femme qui est en train de penser à, à son homme, enfin on pense à n'importe qui, rien que le mm -hmm. fait d'y penser… Ça peut euh, créer un problème dans le couple Parce qu'on peut très bien se dire On est dans la voiture, on se dit Elle devrait euh, elle devrait peut-être, je sais pas, moi faire à manger ce soir Et on peut aussi uh -huh. le dire pour soi-même Moi je devrais ranger ouais. le linge ou laver le linge Voilà Quand moi je dis, quand moi je devrais pour moi, ça c'est bien Ça, ça passe, en fait, Ça passe, parce que l'idée en fait c'est dans un couple C'est pas spécialement Ça marche bien quand on est plutôt en train de penser ce pourrait, à ce qu'on pourrait faire pour l'autre Plutôt que de penser à ce que l'autre pourrait faire pour soi D'accord. Euh, et donc quand on est tous les deux dans une dynamique où on essaye plutôt de faire plaisir à l'autre, de voir ce que l'autre peut, euh, comment est-ce que l'autre pourrait être, euh, pourrait se sentir aimé, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'autre, eh bien on n'est pas évidemment dans le vrai puisqu'on ne se. On ne se... On, on passe après, euh, on fait passer l'autre avant soi, et donc ça, ça aide effectivement à être, à être plus serein et, et dans une meilleure dynamique, dans une meilleure dynamique de couple. Mais évidemment, pour que ça marche, il faut qu'on soit à deux à le faire, parce que si on a un qui sacrifie consciemment pour l'autre en pensant à l'autre et puis l'autre ne pense pas à, à soi, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est un équilibre évidemment à trouver. D'autant qu'on peut pas dire à ce moment-là, tu devrais plus faire attention à moi. Ça ne marche pas. Voilà, c'est un peu, c'est un peu compliqué, parce que c'est ça le, le, le reproche qu'on peut faire. Et en plus la difficulté c'est que comme on ne se sent pas aimé pour les mêmes raisons, parfois on peut être de bonne volonté en pensant que ce qu'on va faire va faire plaisir à son chéri ou à sa chérie alors qu'en fait elle, elle ou il ne ressent pas du tout ce, ce qu'on a fait euh, donc là, c'est là où c'est important de comprendre un peu qu'on n'a pas toujours les mêmes besoins, les mêmes attentes et là on euh, se fâche généralement quand, est quand ça arrive à ce dont il a besoin. On oui. est chacun, quand ça arrive on est chacun dans son, dans son coin, on râle oui. et mm -hmm. imaginons qu'on soit en vacances, chacun repart de son côté après avec ses, avec ses bêtises Mais avec ces, ces, Surtout que ces, ces petites choses du quotidien réveillent parfois des, des peurs ou des, des blessures au plus profondes. Et donc, moi, ce, qui, ce que je préconise très souvent dans, quand on a un problème, en fait, c'est de ne pas rester au niveau de la colère. Quand on est tu devrais, il faudrait si », etc. On reste toujours au niveau de la colère. En fait, derrière la colère, il y a toujours des sentiments plus profonds, qui sont la tristesse, la peur ou les regrets. Et une manière de communiquer qui est peut-être plus constructive, c'est d'aller voir en fait qu'est-ce qui me fait peur dans ce... Pourquoi est-ce que je suis en colère Qu'est-ce qui me fait peur là-dedans Qu'est-ce qui me rend triste là-dedans Et puis là, on peut peut-être alors avancer un petit peu parce qu'on va aller retrouver des, des causes un peu plus profondes que juste le fait qu'il n'ait pas euh, vidé de la vaisselle ou qu'il ait mis les, les couverts dans le mauvais tiroir. C'est euh, <rire> bon, oui, souvent c parfois c ces petites choses-là qui sont, c'est la mèche, mais il y a la poudre qui est en dessous et c'est important d'aller euh, voir un peu ce qu'il y a derrière. Et il y a souvent la petite phrase qui va avec, c'est toujours comme ça avec toi. Voilà. <rire> voilà. Cette, <rire> Cette phrase qu'on a tous euh, entendue euh, au moins une fois euh, quand même. Euh, voilà. Euh, bien quand le... le Le, il, il revient avec un bouquet de fleurs et, et ça m'a un peu énervé il dit tu as quelque chose à te faire pardonner vous voyez plutôt que d'être <rire> contente plutôt que d'être contente <rire> plutôt que content de le recevoir qu'est-ce que ça cache, c'est normal ça fait 10 ans que tu, pensé, tout tu commences tout de suite d'un coup, donc voilà il y a plein de petites choses comme ça. J'en profite <rire> que vous soyez là Paul avant de, de parler de votre spectacle quand on part en vacances, en couple il y a un truc auquel mm -hmm. il faut faire attention particulièrement, il y a le, le, le jeu donc à la place du tu, le devrait, ouais. on l'enlève, mais il y a un truc pendant les vacances parce que le reste de l'année on passe peut-être pas 24h sur 24 ensemble. Oui, c'est ça. Le, et la difficulté, c'est que très souvent, quand on est on, on, justement en vacances, on est plus détendu et tout ça, il y a peut-être des choses qui vont ressurgir. Des, on se sent plus en sécurité l'un avec l'autre. Donc, Notamment, les, les petites rancœurs qu'il y a pu y avoir pendant l'année, on a peut-être envie, surtout les femmes ont envie d'en parler. Elles se sentent plus en sécurité pour le faire. C'est d'ici à maintenant, il va le comprendre. Et donc, euh, c'est là où ça peut être dommage, c'est que si l'homme ne comprend pas que c'est juste un peu de ressentiment qu'elle a envie d'évacuer, ce n'est pas des critiques qu'elle lui fait, c'est juste le, le besoin d'évacuer de, de, de, un peu ce... Ce, ce, ce petit ressentiment et puis ça ira beaucoup mieux. C'est vrai que ça peut, euh, ça peut créer des tensions euh, inutiles parce qu'on euh, se dit c'est bien pour une fois qu'on est ensemble, on se fait des reproches. Non, ce n'est pas des reproches qu'on se fait, c'est juste le, le besoin peut-être de, de faire une petite purge émotionnelle de, de ce qui a pu se passer. Donc c'est assez sain de temps en temps de pouvoir faire cette, cette purge. Mais il faut bien la comprendre, sinon ça peut effectivement venimer un peu les, les, la, la situation. Ah ben merci Paul de Wandre pour toutes ces explications. Vous ah oui. jouez la suite de Les hommes viennent de Mars, uh -huh. les femmes de Vénus, c'est le 2. Mm -hmm. euh, le numéro 2, Donc, la suite. On, on vous voit quand sur scène chez nous Vous repassez quand Et on revient, je reviens au mois de novembre, de novembre à Bruxelles. Et puis la, la tournée, c'est euh, au mois de mars-avril, à Louvain, à Liège. Euh, enfin, il y a encore des places euh, y parce que je sais quand vous chez oui, nous, oui, ça part super vite. Non. Oui, oui, oui. D'accord. Oui. On, on peut réserver pour. Automne et, euh, et début de l'année prochaine en 2017. début bon, de l'année prochaine en 2017 pour une nouvelle tournée. Toutes les infos sont sur mars-venus.fr et on ira vous tout voir avec fait. plaisir, Paul de Wandre. C'est toujours sympa, en tout cas, d'être de retour en Belgique. Eh ben, nous, on aime bien quand vous êtes là, <rire> donc ça va bien. Si tout le monde est content, tout est parfait. Oui. Euh, avant de partir, Paul, vous savez qu'aujourd'hui, on a annoncé en Belgique la fin des Quick. Ils vont être remplacés par Burger King. Alors, il y a un grand battle uh -huh. qui a démarré tout à l'heure. Est-ce euh, que uh -huh. les auditeurs de Viva préfèrent Quick ou Burger King on est uh -huh. euh, pour le moment avec le cuic qui est en avance euh, par rapport au Burger King. Vous êtes l'un ou l'autre ouais. Mais Le cuic, c'est belge quand même. Ouais. Euh, mais mais enfin, il faut que je vous avoue que depuis 20 ans, je ne mange plus de viande. Donc, je suis un cordeur du, du débat. Ah Il y a des mais, salades euh... Voilà, il y a les salades et tout. Mais c'est vrai que quand je, mangeais le... quand, quand je mangeais encore des burgers, euh, le, le petit côté grillé du, du Burger King, il a la petite saveur barbecue ouais. qui met est assez intéressante quand même. Mais ah. j'adore la mayonnaise. La mayonnaise chez frites, est quand même un, un, un, un, pas mal, pas mal du tout. On, Donc, la retrouve, oh. on, on la retrouve nulle part ailleurs. Donc je dirais à partout bas au centre. Bon, bah alors ça, on n'avance pas dans ça le débat, mettre... mais oh, ça... c'est bien un avis si belge. Pour mettre ça. Cas, je vais mettre Cuic. cuic je vais, je vais mettre, cuic. Allez, va mettre Cuic. Allez, donc on allez. est à 6 ouais. pour le Cuic, 4 pour le Burger King. Merci Paul. Je à vous souhaite de bonnes vacances, à très vite <rire> en Belgique. Merci, merci. 17h51, vous écoutez le 5 à 7 sur Vivacité. On va retrouver le cactus de Jérôme de Warze, et puis juste après, je vous offre des entrées pour aller découvrir toute l'Europe en miniature, ça se passe à Bruxelles et puis à Océad aussi, vous irez vous amuser en famille. C'est après le cactus de Jérôme de Warze et on va revenir sur une actualité, celle du 26 février euh, avec euh, la veille Anderlecht qui avait été la victime d'un arbitre irlandais en Coupe d'Europe. C'est le cactus de ce matin. L'actualité, c'est le démantèlement de ce que l'on nomme la jungle de Calais, une honte sanitaire pour l'Europe. Oui, parfaitement, Benjamin. La jungle de Calais, on ne peut qu'être choqué par ces images. Hein. La dignité humaine est écornée. Alors, monsieur Michel. Oui, euh... je, je, je ne vous le cache pas, je suis encore sous le choc. Euh... C'est compréhensible. Hein. Alors, moi, je ne m'adresse pas aux politiques, je m'adresse à l'homme. Mais, mais, Alors, mais, mais quel... il y a eu une justice. Et ce fut fort heureusement l'allié général qui a prévalu. Mais désormais, des mesures sévères. Euh, de, de cette prise à l'encontre. De, de ces de... passeurs, de ces trafiquants de chair humaine. Non, non, de ces art... Un arbitre irlandais parfaitement corrompu non, mais... qui, est sûr a failli coûter la qualification au sporting d'Andurlec. Pardon, je vous parlais des migrants, moi, monsieur Michel. Mais est-ce que vous suivez un peu l'actualité, <rire> Que vous ne soyez jamais drôle, pas encore, mais que, que, que vous ne teniez même pas au courant non, enfin, de... mais Nous avons un exode massif de milliers de réfugiés, monsieur Michel. Qu'est-ce que vous venez de m'emmerder pour 2-3 pour romani Michel vivant dans des cahutes Andurlec <rire> a été volé hier soir en Europa League par cet arbitre irlandais et j'ai demandé ce matin à mon homologue David Cameron Donc des manœuvres militaires au large de Dublin mais... pour que ces buveurs de Guinness aient bouffé du trèfle par la racine. Bon, enfin... euh, ça <rire> leur fera les pieds. Bon, écoutez... Et comme d'habitude, je, je ne vous vise pas particulièrement, euh, Monsieur duerges évidemment, bien que c'est comme... encore un chauvre au centre de l'affaire. Enfin... Il faut vraiment se méfier de ces gens-là. Ils sont corruptibles, n'ont aucune parole ils sont toujours à chercher le fric n'importe où. Bon, il me faut un mec de gauche. Là. Il me faut un mec de valeur. <rire> moi, je il prône l'humain. Ah, je crois ça. que c'est à moi. Oh là là. Eh bien, <rire> Monsieur Maréchal, vous voulez des entrées gratuites pour les de monstres hein <rire> Comme je sais que vous rogniez à chaque opportunité. <rire> Reprenons le fil du monde. Oui, oui, oui c'est ça, il est temps, il est temps. Bon, alors, monsieur... Mais avouez qu'avec un peu de recul, on l'a échappé belle hier soir. Oh là là Qu'on envoie ces tondeurs de moutons se noyer par 30 mètres de fond dans le Connemara, l'esté d'une barrique de Saint-Doux. Oui, oh, oh, je n'ai jamais vu un cas aussi enverré de corruption. Pourtant, je peux vous dire qu'on s'y connaît. Hein, ah, oui, mais... ça, ça, c'est sûr. En oui. tant qu'expert en enfer de ce genre, je pose la question d'où vient l'argent bon. nous nous sommes laissés endormir pendant trois mois par tous ces grecs qui disaient ne plus avoir un, une seule dracme pour se gratter le mézé. mais Et manifestement <rire> ils sont encore capables d'acheter des arbitres oui, écoutez, ça, faux le président dit. de l'Olympia Corrompose les lui les pépettes manifestement bon, ah, heureusement quand qu'Anderlecht s'est qualifié sur le fil ça m'aurait fait mal de me faire mettre par 11 grecs non, écoutez monsieur Di Roupaud, écoutez, bon, oh. monsieur, bon monsieur, Jambon, monsieur Jambon en tant que ministre de l'intérieur vous avez été interviewé sur la situation à Calais, il faut quand même avouer Oui, que là, c'est... Yo, mais ça, c'était avant le match. Hein, à ouais, alors que ces sous-britanniques restent bien tous sur l'île. De hein, hein, toute façon, le, le 18 juin, nous, nous, nous jouons face à l'Irlande dans le cadre de l'euro et les diables rouges euh, doivent massacrer ces gens. Tout juste <rire> bons à courir au cul des elfes des corrigans. <rire> Retenez bien cette date, le 18 juin. Oui. Et l'appel du 18 juin, ils vont se la prendre dans la figure. Oui, ça, mais vous vous, vous n'êtes pas ému par la situation de ces migrants hein. Si, ça m'a ça ému beaucoup. S'il y a bien une situation que je déteste par-dessus tout, c'est celle de ces. Pays coupé en deux comme l'Irlande et l'Irlande du Nord, c'est ridicule en 2016. Ouais. Et l'Europe là-dedans. Enfin, les gens ne savent-ils pas vivre ensemble dans le respect, enfin, sans chercher toujours des poux dans la tête de son voisin mais Allez, c'est l'Europe tout de même. Il faut s'ouvrir à l'autre. Je... On est tous frères Quoi? Quelle que soit la langue qu'on parle ou doit qu'on est né, il faut combattre ça. Faut faire un Moi, je savais que le football était fédérateur, mais alors là, je ne comprends plus. Rien. Mais voyons le bon côté des choses. On a on a trouvé un orbite pour la saison 2 des héros du gazon. Ah oui oui. Hein? avec Mardelire et Georges Grune au commentaires, ça va être super impartial. Les adorateurs de Frischtick ont intérêt à prendre leur carte d'affiliation chez les mots, bon, bon, bon, bon, On arrive en fin de semaine, moi j'abandonne. Mais si possible, un petit mot sur les migrants de Calais, une note positive. Euh, Bien, monsieur... Je pense qu'avec le pognon lâché à l'arbitre, la dette grecque va sûrement encore augmenter. Oui. Euh, Est-ce qu'on n'aurait pas vu que Kubla rôder autour du stade d'ailleurs Et si la dette grecque augmente, c'est encore nous qui allons devoir hacker. Euh, bon, bon, pas trop grave, je suis en train de concocter une petite texte n'est le bruit chez l'eau ou quiconque en parle sera prenez, obligé prenez, de faire un dividon avec de Castel qui est ce soir au centre culturel de Volée Saint-Pierre si vous voulez le croiser de vive voix avec sa vraie voix Alors n'allez pas ce soir au centre culturel puisqu'il n'y sera pas, c'est une rediffusion du cactus pendant tout l'été. Par contre, si vous êtes en manque de Fabien Lecastel, il sera tout à l'heure avec nous parce qu'on va parler d'un jeune Gabonais qui a mis une vidéo sur internet et il est bluffant. C'est un garçon qui est assis sur un escalier, il se met à chanter. Alors c'est une vidéo très amateur, le son n'est pas très très bon, mais voici ce qu'il chante, C'est bluffant. Tight. I won't let 'Cause I'm. Alors c'est assez bluffant parce que quand on tombe là-dessus, on n'imagine pas que c'est Samuel qui est installé dans une cage d'escalier et qui chante et qui reprend The Power of Love. Sa voix est quasiment identique à celle de Céline Dion et c'est pour ça que cette vidéo fait un énorme buzz depuis quelques jours et des producteurs de The Voice, un caster de The Voice, l'aurait déjà contacté pour lui proposer de participer à l'émission. On ne sait pas dans quel pays mais il aurait déjà été contacté pour y participer et plusieurs producteurs de musique ont également pris contact parce qu'ils voudraient travailler avec lui. Alors je sais pas ce que vous pensez de cette voix, mais en tout cas, Fabien Lecastel viendra nous parler tout à l'heure des imitations, parce que là, on est quand même très proche d'une imitation, on ne sait pas si c'est sa voix à lui, bien s'il force pour, pour, pour faire en sorte que ça ressemble à Céline Dion, mais on verra quelles sont les techniques de travail justement pour, pour faire des voix. Fabien Le Castel sera l'invité tout à l'heure de ce 5 à 7 sur Vivacité. Je vous avais promis des cadeaux, mais il est l'heure, je vous passe une petite musique, j'en suis fan, vous allez l'avoir dans la tête pendant toute la soirée, mais c'est là que je vous envoie. Voilà, cette chanson maintenant, vous, vous allez la voir en famille dans la voiture. Mini Europe, Mini Europe, c'est géant. c'est géant. géant. Voilà, si vous voulez y aller à Mini Europe. Et en plus, vous irez à Océade aussi, c'est juste à côté. Ben, vous allez pouvoir faire ça en famille, puisque j'ai deux entrées adultes et deux entrées enfants à vous offrir. Vous envoyez Mini par SMS et i au 03 pour 75 centimes le message. Je vous offre vos entrées et en plus, le jingle qui va avec. Mini Europe, Mini Europe, c'est Voilà, je vous laisse chanter tranquillement dans votre voiture, amusez-vous et vous allez me remercier et m'insulter après par email peut-être, je ne sais pas si vous chantez ça pendant toute la soirée. Donc mini par SMS au 6003, vous vous accédez à Mini Europe à Bruxelles et à Océade également pour vous amuser dans tous les toboggans et toutes les attractions. Il est l'heure tout de suite avant le journal de faire un petit point sur la météo. dit votre partenaire pour l'été, solaire mini format premier soin, tout est chez dit dit faites-vous plaisir. La nuit prochaine se passera sous un ciel étoilé et des températures entre 10 et 15 degrés. Puis demain, après la dissipation de la brume, les éclaircies seront plutôt généreuses et persisteront plus sur le nord du pays. Dans le sud, ce sera une alternance de nuages et d'éclaircies avec des maxima de 21 à 25 degrés. Viva Koa Koa, Koa se la grenouille. L'été, bientôt là, elle remontre sa bouille. Pédale Lucien au milieu des boas. Comme tu te sens bien Koa Koa, visqueuse grenouille. Lucien glisse et son vélo crie ouille. Tu t'es fait battre Lucien par un batracien. Voilà pourquoi les AP Assurances vous propose l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Vous écoutez Vivacité, il est 18h Quel soutien pour les réfugiés installés en Belgique Quel soutien psychologique Les séquelles de leur passé sont importantes et certaines sont difficiles à percevoir vous expliquera un spécialiste de leur accompagnement Burger King, mais Quick dans son assiette, le géant américain achète l'enseigne belge. Comment le prennent les clients Leur avis dans un instant. 8% oui, de public en moins, mais tout de même encore un peu plus de 195 000 visiteurs. La foire agricole de Libramont se termine et les organisateurs sont très satisfaits. Un tour en cachette un autre, déjà la troisième étape du tour de Wallonie. Et victoire du belge Dimitri Klas, Jenny Mersmans prend la tête du général. Le journal cité avec Delphine Heureux. Bonsoir Delphine. Bonsoir, ils revendiquent l'attaque. Les terroristes du groupe État islamique revendiquent l'attentat commis hier soir à Honsbach dans le sud de l'Allemagne. Un homme, un syrien qui allait être expulsé vers la Bulgarie, s'est fait exploser près d'un festival en plein air. Il n'avait pas su accéder au site. Aussi, site où se trouvaient 2500 festivaliers, l'homme de 27 ans a donc actionné sa bombe devant un restaurant, blessant 15 personnes, lui est mort. Le groupe djihadiste affirme que cet homme était un de ses soldats et selon le ministre bavarois de l'Intérieur, une vidéo en arabe évoquant une vengeance contre l'Allemagne a été découverte dans le téléphone du suspect. Et l'Allemagne lance un appel à rejeter tout soupçon généralisé à l'encontre des réfugiés. À 60 sont soupçonnés d'appartenir à des organisations terroristes, 60 procédures sont ouvertes mais une soixantaine de cas isolés, insistent les autorités allemandes, alors que plusieurs centaines de milliers de réfugiés sont accueillis dans le pays. Les réfugiés qui sont arrivés chez nous ont parfois été confrontés à une violence extrême dans leur pays d'origine, une violence qui laisse des traces sur leur comportement ou dans la gestion des émotions comme un stress post-traumatique. La Belgique propose une aide psychologique, mais il faut d'abord poser un diagnostic et avoir les moyens de le faire. Écoutez le récit d'Alain Van Uthoren. Il dirige le service de santé mentale Ulysse à Ixelles, un service spécialisé dans l'accompagnement des personnes exilées. Et il constate que ce bagage psychologique du réfugié est lourd à porter. C'est difficile à se représenter parce que ces, ces, ces personnes ont survécu à énormément d'horreurs, et donc elles peuvent donner une illusion de normalité, elles peuvent donner le change pendant un premier temps, vous les, vous les verrez, mais c'est si vous les écoutez à plusieurs reprises que vous vous rendez compte des failles, et du fait que pour certains, euh, la vie a vraiment perdu euh, son sens, que pour d'autres, euh, vraiment la, la confiance dans la relation humaine est totalement perdue, ce qui peut, à un moment ou à un autre donner lieu à un moment où ça devient une situation plus grave, où la santé mentale est plus gravement atteinte. C'est pour ça que nous pensons aussi que la prévention et le fait de prendre à temps en charge le traitement de ces personnes est essentiel pour éviter des plus gros problèmes. Alors un soutien psychologique est possible pour les demandeurs d'asile chez nous. Concrètement Sébastien Joris, que fait-on Comment les réfugiés ont-ils accès à ces psychologues Souvent c'est un médecin qui redirige vers le psychologue. En fait, chaque demandeur d'asile a un accès, un droit aux soins médicaux et il y a un médecin lié à chaque structure d'accueil en Belgique. Pas un psychologue donc, mais un médecin dans chaque centre d'hébergement et il peut envoyer le réfugié vers un service spécialisé pour un accompagnement psychologique. Mais ce que nous disent les acteurs de terrain, c'est que la priorité est mise sur les services de première ligne. Un toit, un lit, le couvert. Logique, mais certains regrettent un manque d'investissement dans la santé mentale. Détecter des troubles psychologiques, comme ce n'est pas simple, cela demande du temps, des moyens. Des réfugiés fragilisés passent entre les mailles, sans accompagnement, parce que les besoins n'ont pas été détectés. Merci Sébastien Joris. La fusillade ce matin en Floride sur le parking d'une discothèque n'est pas un acte terroriste. C'est ce qu'annonce la police dans un communiqué. Les tirs ont commencé au moment où les, jeux, les parents des jeunes adolescents venaient rechercher leur enfant après une soirée qui leur était réservée. Les deux victimes sont d'ailleurs des adolescentes de 14 et 18 ans. 17 autres sont blessés. Le motif de la fusillade n'est pas encore connu quand Hamburger laisse la place à un autre hamburger. Le géant américain Burger King avale le petit belge, Quick. L'opération d'acquisition devrait être finalisée à la fin de l'été. Et Burger King va donc arriver sur le sol belge. Quick, c'est une centaine de restaurants en Belgique et au Luxembourg. 81 franchisés chez nous, 3500 collaborateurs. Mais comment cette arrivée est-elle vécue par les clients Les inconditionnels sont plutôt inquiets, les autres pas. Écoutez. Quick, euh, on avait ça ici en Belgique. Burger King, euh, c'était les vacances. Ça va devenir banal. On en ça un peu partout. Ah, moi, j'aime pas Burger King, donc je crois que je viendrai plus. <rire> c'est vrai qu'on aimait bien le Quick, donc euh, je crois que moi je viendrai plus. À mon avis, les enfants, ils s'adapteront vite, mais c'est un peu un morceau de Belgique qui s'en va. Moi, je vous dis, si la qualité reste la même, pour moi, la Belgique sera toujours là. Et s'ils remplacent les produits Quick par des produits Burger King, ça vous dérange Euh, non, ça reste la même chose de toute façon. Ouais ouais. Pourquoi c'est la même chose bah, Tout ce qui est ce genre de fast food, c'est tous les mêmes, euh, mêmes crasse que tout le monde mange. Il faudra juste essayer, voir si la qualité est la même. On mangera toujours un petit géant, quoi. S'il n'y a plus ça, ben on mangera autre chose. Qu'est-ce que vous aimez chez Quick Voilà, un petit coup vite fait, c'est bien. On dira toujours qu'on va avoir mangé au Quick. Les mangeurs du géant, interrogé par Françoise Barré. Delphine, vous avez des chiffres tout frais. La foire de Libramont a accueilli 195 177 visiteurs. C'est moins qu'en 2015, qui avait été une très bonne année, avec plus de 200 000 visiteurs parcourant les allées du site. Malgré tout, pour Natacha Perra, directrice générale de la foire, ce nombre d'entrées reste positif. 8% de baisse par rapport à des chiffres qui sont quand même des chiffres extrêmement importants de fréquentation. On est toujours à 195 177 visiteurs. Donc pour nous, c'est un énorme succès. On pouvait s'attendre à pire dans le, le climat conjoncturel dans lequel nous nous trouvons, tant au niveau euh, général, international, qu'au niveau de notre secteur agricole. Donc oui, c'est un bilan de très grande satisfaction qu'on peut tirer ce soir après cette euh, 82e foire de Libramont Et qui aura été un, un succès à tout point de vue, notamment cette mobilisation pour l'agriculture, ça a été un vrai succès. C'est un vrai succès, je pense que c'est aussi pour nous vraiment un véritable recentrage sur le monde agricole, pour le monde agricole. Euh, on n'a jamais cherché à faire autre chose, mais peut-être qu'on s'est parfois un peu distancié de ce monde agricole, ou en tout cas on a été perçu de cette manière-là. Ici, je pense que la conférence de presse de ce matin, notamment avec les syndicats agricoles, a montré à quel point Libramont est un lieu d'échange, de débat, de solution. La directrice de la foire au micro de Philippe Herman Enfin Cyril, vous auriez osé un jour vous baigner dans la célèbre euh, célèbre fontaine de Tréville à Rome Ça doit être un peu frais quand même. Hein. Même s'il fait chaud Ouais, même s'il fait chaud, l'eau doit être froide quand même, j'oserais pas. Eh ben certains l'ont fait, un bain de minuit, alors certes, inoubliable, mais les amendes pleuvent ces derniers jours, puisqu'il fait très chaud, certains touristes n'hésitent vraiment pas. Les derniers en date, deux jeunes Californiens en visite dans la capitale italienne. Leur amende, 450 euros à payer pour avoir plongé dans l'immense vasque de la fontaine. Elle vient tout juste d'être restaurée, et cela a coûté vraiment très cher. Deux jeunes Romains aussi, eux, s'étaient baignés en slip dans une fontaine de la place du peuple, et ont été trahis par un Qu'ils avaient posté sur Facebook. On peut leur donner des adresses de piscine, ce sera moins cher. 450 euros la baignade, quand même, j'espère qu'ils en ont profité. Il ne Et... pas juste rester deux secondes dedans. Voilà. Vous aimez vous aller vous baigner euh, dans, dans la les fontaine fontaines. Non. Faites pas ça Dans. Mmh. Merci. Faites une grande fontaine déjà. <rire> oh bah, des, des, à très vite, ça va, il y a moyen, y moyen d'aller dedans. On n'a pas, près du studio, des, des fontaines On va un jour vous emmener. On euh... a des jets d'eau. Ah voilà, allez, euh, allez vous rafraîchir dans les jets d'eau. Quand il fait chaud. Quand il fait chaud, on va encore Quand, attendre. Voilà. Un petit peu. Merci Delphine, on part sur les routes tout de suite, c'est le RTBF Mobile Info. Pierre Kolarbovi, c'est compliqué sur le ring de Bruxelles. Oui, moins que dans la fontaine de Trévy. C'est un bouillon de culture, ça, quand même. Hein. Ah, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là. <rire> il y a le froid, mais il y a aussi toutes les, tout, toutes les bactéries, tous les microbes. C'est vrai, c'est pas bête. Bien, bien. L'accident appliquant plusieurs camions sur le ring de Bruxelles en extérieur, à hauteur d'Andalacte Le passage est difficile. La circulation est fortement ralentie depuis Grand Billard. Vous perdez quasi une heure maintenant dans ce ralentissement. Autre ralentissement sur l'intérieur. Grand Billard, Zaventem. Vous mettez plus ou moins 14 minutes supplémentaires. Accident sur le 19, bruxelles Valencienne, hauteur de Oudagoni. Le passage est difficile, circulation ralentie en direction de Valenciennes. Euh, des déchets de pneus sur le 411 Namur-Arlon à hauteur de AB. La bande droite est encombrée en direction d'Arlon. Accès impliquant une moto sur la N3 Louvain-Aix-la-Chapelle à hauteur de Ognoul, à hauteur de rond-point d'Ognoul. Le passage est difficile en direction d'Aix-la-Chapelle. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400.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 Bonjour à tous, victoire belge en cyclisme autour de Wallonie aujourd'hui. Dimitri Klaas s'est imposé lors de la troisième étape longue de 200 km Entre Brenne-Lalleu et Vielsam, le coureur de la formation Wanti Groupe Gobert a remporté le sprint. Devant Gianni Mersman, un soulagement pour le coureur après un début de saison difficile. Ah oui, J'étais euh, déjà quelques semaines en, en bonne forme. Pour gagner, C'est jamais facile. L'année passée, j'avais gagné cinq fois et cette année, ça ne vient pas. La période classique était bien, mais après, je n'étais pas complètement Allait, content avec mes résultats. Et... J'étais euh, en altitude euh, il y a trois semaines pour, pour, pour deux semaines à Livigno. J'ai dit à euh, moi-même, maintenant tu dois faire le... Les changements dans la tête et euh, rouler pour gagner. Et je suis content que c'est bien aujourd'hui que j'ai gagné. Dimitri Klas, le vainqueur du jour autour de Wallonie au micro de Jérémy Baise et puis du côté de Gianni Mersman. Deuxième, on vous l'a dit, on se consolera en portant dès demain le maillot jaune de leader lors de la quatrième étape entre Aubel et Herstal sur 180 km. Un maillot jaune qu'il prend des épaules de son coéquipier Tom Bonnen. Place au JO à présent, plus que 11 jours à attendre. Les Jeux Olympiques approchent à grands pas et ils approchent encore un peu plus vite pour une trentaine d'athlètes belges qui volent en ce moment en direction de Rio. Les hockeyeurs ont quitté le sol belge tôt ce matin en compagnie d'autres athlètes. Ils avaient rendez-vous dans le hall de l'aéroport de Zaventem à 7h30. Tapante Françoise Aleski s'est invitée pour nous à ce rendez-vous café croissant. Un petit jour de Oui, comme vous voyez, il est encore complet, le croissant, donc je ne vais pas y toucher. C'est vrai que le petit déjeuner, c'est un plus parce qu'on on s'est quand même levé tôt et s'il fallait le prendre à la maison, c'était encore différent. Si Vincent Vanache et François Herzbrandt ont le sourire béat et les yeux plissés, ce n'est pas uniquement grâce à ce petit déjeuner copieux et matinal, c'est surtout qu'aujourd'hui, ils ont un peu commencé leur jeu. C'est le jour J. Hein. Le grand jour pour une trentaine d'athlètes, l'équipe messieurs de hockey au complet Un gymnaste et sept nageurs, de quoi donner un véritable avant-goût de délégation nationale à Tombaugh et Vincent Vanache, attaquant et gardien chez les Red Lions. On y a une belle délégation, c'est chouette de rencontrer les autres athlètes aussi et pas toujours rester avec les gens du hockey. On représente la Belgique, c'est quelque chose de fantastique, c'est voit un rêve d'enfant qui se réalise. Un enthousiasme partagé par nos nageurs, Fanny Lecluise et François Herzbrain. J'adore ce, ce principe, c'est vrai que quand on fait partie d'une équipe comme l'équipe de natation, on a tendance à ne voir que nous et tout ça. Mais Ici, c'est vrai qu'on se sent encore plus vraiment partie d'une équipe, c'est la Belgique et on y va pour essayer de monter nos couleurs. C'est chouette de, de faire partie de l'équipe belge et tout et de voir que tu es dans les meilleurs de la Belgique. L'union fait la force et donne confiance aux membres de la délégation belge, des membres qui, à l'image de Tom Bone, sont impatients de découvrir le village olympique malgré les récentes critiques. On a l'habitude de loger dans des hôtels normaux, on va dire, on n'a on pas l'habitude du grand luxe, donc... Euh... Voilà, pour nous, je ne pense pas que ça va changer euh, vraiment grand-chose par rapport à notre quotidien. Je crois que tout ira bien. Et un reportage signé François Zaleski puis on continue de parler de Gio mais on remonte un petit peu dans le temps à présent. Il y a 40 ans, jour pour jour, un Belge, Ivo Van Damme, gagne une médaille d'argent en athlétisme sur 800 mètres en battant le record de Belgique. Un record qui tient toujours d'ailleurs. Quelques jours plus tard, il réédite l'exploit sur 1500 mètres. À 22 ans, un avenir glorieux lui tendait les bras mais en décembre de cette même année, il perdait la vie dans un accident de voiture et aujourd'hui reste bien sûr le mémorial Van Damme mais les plus jeunes ne savent peut-être pas quel grand athlète. Athlète il était ni nice ce qu'on représentait ces deux médailles à l'époque. Pour en parler, Wilfried Meert en 1976, il était journaliste sportif pour le Last News et il a fait partie des sept journalistes qui ont créé le mémorial avant d'en devenir le patron. Il aurait été euh, le Merckx de notre athlétisme s'il n'avait pas été euh, accidenté euh, mortellement à l'âge seulement de 22 ans. Un gars qui avait un charisme énorme, certains l'appelaient le, le James Dean de l'athlétisme. Il avait gagné une popularité extrême en quelques peu de temps à son retour au pays. Euh, il y avait beaucoup de gens à l'aéroport dans la petite commune de Valdem, où il vivait. où On a tenu une cérémonie pour lui quinze jours après le jeu, il y avait des dizaines, de milliers de spectateurs qui étaient venus l'applaudir. Donc, pour situer un peu euh, le personnage... Il était beau à courir, il avait un, un très beau style et ses adversaires de l'époque disaient que Van Damme aurait été leur adversaire le plus tenace dans les années à venir. Parce que tout le monde disait, bon, maintenant il est déjà vice-champion olympique, deux médailles d'argent, mais pour le prochain jeu en 1980, l'homme à battre va sûrement être Ivo euh, Van Damme. Interview signée, Christine Anquet. Puis pour conclure ce journal, un petit mot de tennis. David Goffin est toujours aux portes du top 10 après la publication du nouveau classement ATP. Aujourd'hui, et conserve sa 11e place. Le numéro 1 mondial reste l'incontesté Novak Djokovic. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS Jusqu'à 19h, 5 à 7. Vivacité. Oh et on en a encore des choses à faire jusqu'à 19h, bienvenue si vous arrivez à l'instant sur Vivacité, je vous rappelle qu'il y a des cadeaux à gagner, si vous êtes en famille, en ce moment c'est l'occasion de jouer, puisque je vous invite non seulement à découvrir les glissades dans les eaux chaudes d'Océade à Bruxelles mais en plus vous irez juste à côté visiter un magnifique parc qui rassemble l'Europe en miniature, vous le connaissez ce parc, il s'appelle Mini Europe et en plus Mini Europe a sa petite chanson je suis fan de cette petite chanson je voudrais la vous, faire, vous la faire partager encore une fois, la petite chanson de Mini Europe. Europe. Christophe, j'en profite que vous soyez encore là, vous savez comment elle va cette chanson de Mini Europe L'ancienne ancien, chanson de. Ah, il pas... l'utilise encore maintenant. Mini-Europe c'est géant, c'était pas exactement Mini-Europe Europe, Mini c'est géant Ah, c'est une belle chanson, y hein. ça doit ah, rester euh, en tête Ça date mais il l'utilise <rire> toujours Cadeau hein, si ça reste dans votre tête euh, voilà, Si vous entendez vos enfants qui chantent ça à l'arrière de la voiture, c'est de ma faute En tout cas je vous invite là-bas Et à AOCAD aussi, vous envoyez maintenant le code MINI, M-I-N-I, -I, par SMS au 6003 Pour 75 centimes le message Tout à l'heure on saura qui repart avec ses entrées On vous en accueillera dans le 5 à 7 dans les prochaines minutes Fabien Lecastel Qui sera là, on parlera d'imitation avec lui Avec cette vidéo d'un garçon Il est Gabonais, il s'est fait repérer très rapidement sur internet parce qu'il chante. La vidéo, je vous l'entendrai tout à l'heure, n'est pas d'une qualité exceptionnelle, mais on entend qu'il a une voix exceptionnelle. Il limite même si c'est peut-être pas le but à la base, il imite parfaitement la voix de Céline Dion. Alors on verra justement avec Fabien Lacastel que vous entendez régulièrement sur Vivacité, bah si c'est facile ou pas d'imiter, et il sera avec nous tout à l'heure dans l'émission. Ne bougez pas sur Vivacité, on va parler aussi d'une épreuve de course à pied très très intense, la plus éprouvante du monde, elle s'appelle la Bad Water et c'est quasiment impossible de réussir. Départ depuis la Death Valley, la vallée de la mort aux états unis avec 217 kilomètres de route et de chemin envahis par une chaleur suffocante plus de 50 degrés par endroit même 75 degrés au soleil qui peut résister à ça comment s'entraîne pour ça pourquoi est-ce que certains se repoussent les limites jusque là on verra ça avec un coach sportif qui sera tout à l'heure dans le 5 à 7 Le Nico Food de Candiscotaire arrive dans quelques minutes mais avant on va déjà parler de nourriture et de bonnes choses et de choses belges en plus avec le sirop à tartiner qui pourrait être la troisième AOP Wallonne. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui sur le site de la RTBF. Alors Joseph Nissen, vous êtes secrétaire du groupement des fabricants de sirop artisanal et à façon de la province de Liège. Bonsoir Bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7, merci d'être là ce soir, de prendre quelques minutes pour nous répondre. Joseph, c'est une bonne nouvelle que le sirop artisanal, artisanal de, de, de la province de Liège euh, est peut-être une, une AOP Mais Oui, c'est une excellente chose. On ne fait que de rejoindre le fromage de herbe qui s'associe parfaitement avec le sirop. Et concrètement, ça veut dire quoi d'avoir une AOP Ah C'est euh, d'abord une reconnaissance, euh, premièrement. Deuxièmement, il s'agit euh, euh, de bénéficier de certaines protections pour garder euh, ce produit tel que nos ancêtres l'ont créé dans la région du pays de Herve et que ce soit respecté par d'autres pays pour ne pas avoir des copies, etc. Tout ce qui est Europe. Et alors en même temps, c'est une reconnaissance pour le consommateur, puisque c'est quand même un label avec une appellation d'origine protégée. Il y a beaucoup de gens qui vous copient aujourd'hui Mais Il euh, y en a dans certains pays qui seraient tentés, donc euh, on essaye d'éviter cela euh, par tous les moyens. Ça veut dire qu'ils auront interdiction d'en faire ou ils devront appeler ça autrement Ah, ils devront appeler ça autrement. On ne peut pas interdire de fabriquer, mais ils ne pourront pas porter le même nom. Donc euh, aujourd'hui, le nom officiel, c'est quoi C'est le sirop de Liège Ah non, non, non, non. non Ah, ça c'est autre chose. Oh, attention, je vais me faire engueuler par Joseph.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 Mais euh, le sirop artisanal, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs siècles et que euh, les cultivateurs du pays de Herf ont mis au point. Et euh, en la mettant au point, eh bien, euh, nous essayons, nous, de respecter cette même tradition que nos aïeux. D'accord. Et donc le nom officiel de cette préparation Eh bien, ce serait sirop euh, ancien système liégeois. D'accord. Eh euh, il est plus agréable à goûter qu'à qu dire le nom de ce produit. Vous êtes d'accord Oui, d'accord. Oui. Oui, Pas spécialement. parfait <rire> Euh, Est-ce qu'on peut parler de la fabrication Je pense que vous avez votre fils à côté de vous qui s'appelle Claudie, qui lui oui. est administrateur délégué de la, la séroprie artisanale d'Aubel, justement. Oui. Euh, Est-ce est qu'on peut parler de la fabrication Vous me le passez, vous me passez Claudie Oui, oui, oui, je vous le passe. Ah bah super, je vous souhaite une bonne soirée, Joseph. Merci de nous de avoir répondu. Hein. Alors, Alors comment plaisir. il est fait bah, est, Le plaisir, il est pour nous, sur Vivacité, bien sûr, euh, ben, Joseph. <rire> Est-ce que Claudie Allez. est là maintenant Vous me le passez Je vous passe Claudie. <rire> bonne soirée, Joseph. Claudie, bonsoir et oui, bienvenue bonsoir. sur Vivacité. Comment il est fait ce sirop alors C'est quoi la, la, la recette maintenant qu'elle va être protégée Vous pouvez la donner. <rire> oui, donc la fabrication c'est tout simplement euh, prendre des fruits de vieilles variétés vos tiges principalement et alors on va cuire les fruits pendant une dizaine d'heures très doucement pour ne pas que ça brûle. Les poires et les pommes, 80% de poires, 20% de pommes en général. Ouais. Et puis après on va presser ces fruits pour ne récolter que le jus. Et puis le jus, on va le, mettre, le remettre dans la cuve et là on va faire ce qu'on appelle le raffinage, c'est l'évaporation de l'eau qui est dans le jus. Donc au départ, le jus est liquide comme du jus de pomme et petit à petit, en cuisant, l'eau s'évapore, ça se concentre, ça devient de plus en plus sirupeux et à un moment donné, ça va devenir le sirop. Et alors après, on le laisse refroidir et quand il est encore à 50-60 degrés, on va le mettre dans les pots. Il y a 30 heures qui s'écoulent entre le moment où on met les fruits dans la cuve et le moment où on obtient le sirop et il faut 8 kg de fruits pour faire 1 kg de sirop. Il n'y a pas d'ajout de quoi que ce soit, il y a uniquement la poire et la pomme. Ah c'est ça aussi, parce qu'on a parfois l'impression que ça peut être super sucré, mais c'est du sucre naturel alors Voilà, c'est du sucre naturel du fruit, on n'ajoute jamais de sucre dans un sirop artisanal tel qu'on le fabrique. Et tous les fruits viennent de la région Voilà, ils viennent dans notre cas, ils viennent du Pays de Verve, oui. D'accord, donc ça c'est important aussi, c'est tout ça qui fait que vous allez pouvoir avoir cet AOP alors Absolument, oui hein. C'est le fait de travailler des fruits du terroir, de la façon de fabriquer avec une cuisson à feu vif dans la cuve en cuivre, etc. Il y a différents éléments à respecter. D'accord, on pourra encore le déguster longtemps, on l'espère, ce sirop à, à tartiner donc de la province de Liège, avec cette fabrication artisanale euh, à Aubel. L'idéal pour le déguster, euh, ce, ce sirop, c'est quoi C'est sur le fromage C'est sur un bout de pain directement C'est oui, quoi le petit truc Voilà simplement sur le pain, hein, même pas besoin de mettre du beurre. Il y a aussi euh, avec le fromage, les fromages tels que le fromage de herbe. qui eh sont ouais, assez fromage euh, bien euh... fort caractérisé, et eh bien le sirop va adoucir un peu la forte saveur du fromage et ça m'a fait un mariage salé et sucré comme ça. Hein. Aussi la petite recette locale, c'est le strond de ouais. Donc c'est une tranche de pain, sur le pain on met une couche de sirop et sur le sirop on met une couche de fromage blanc. Oh là là. Et alors ça s'appelle du strond de poi, en français ça veut dire caca de poule parce que <rire> c'est blanc et noir comme le caca de la poule mais c'est bien meilleur. Ah J'espère bien, vous avez déjà goûté les deux <rire> non, pas non mais on se doute bien que c'est meilleur <rire> Merci oui. beaucoup d'être passé ce soir dans, dans l'émission Claudie Et à votre papa aussi Je vous souhaite une excellente soirée, à très oui, bientôt bonne soirée. Merci. Au revoir, oui. vous écoutez le 5 à 7 sur, viv... sur Vivacité On va continuer à parler gastronomie dans un instant Avec Candice Cotter pour le Dico food. Mais avant on va rejoindre Olivier qui est avec moi Au téléphone justement de la province de Liège Bonsoir Olivier Bonsoir, bonsoir Olivier vous êtes comment un comment fan du sirop, bah, ça va et vous Bien, bien, très, très bien. Vous êtes un fan du bien, sirop à tartiner bien. Euh, sirop de liège avec un peu de fromage de herbe. Alors, je viens de me faire engueuler, justement, <rire> il y a quelques secondes en disant, c'est Joseph qui disait, non, pas le sirop de liège, le sirop à tartiner façon artisanale. Ah. Ah non, non, non, ça non, non, je, je n'ai pas mangé, non. Ah ben, la recette est, est à peu près identique, enfin, je vais éviter de redire des, des conneries, de me faire encore engueuler, mais en tout cas, on parle à peu près de la même chose, et c'est bien bon, effectivement. Vous n'êtes pas là pour parler de sirop de liège, ou en tout cas de sirop de pomme, poire artisanale, mais non. vous êtes là pour repartir avec des cadeaux. Vous avez déjà visité ah Océa voilà. des mini-Europe à Bruxelles Euh, non, pas du tout, du tout, du tout, ah, et, première. Euh, sur les conseils de, de mon petit gamin de, de 11 ans, ici Maxime, et voilà, donc on a on a tenté le coup, et ben, ça a réussi. Oui, ça a réussi, euh, il a, il a ouais. des très très bons conseils Maxime. Vous savez ce que vous allez devoir <rire> faire pour repartir avec les places Non. Je vais vous demander de chanter, vous savez le, le petit jingle que je passe et je saoule tout le monde avec depuis tout à l'heure, vous me le chantez, c'est gagné, vous êtes prêts Vous allez le faire okay. en duo avec, euh, avec, le, avec la vraie chanson. Attention. Je ne connais pas totalement. <rire> ah bah, les paroles, c'est facile c'est Mini-Europe. Voilà, mini Europe. Mini-Europe, c'est géant. Vous êtes prêts Ok. 3, 4. Mini-Europe, c'est géant. Voilà, bravo. Voilà. Tout le jury se retourne dans The Voice. <rire> vous êtes pris. Vous allez sortir un album. Voilà. En tout cas, vous allez gagner vos places, vos invitations en famille pour aller à Mini-Europe et au Céade. Je vous souhaite ah une bonne soirée, Olivier. Merci à vivacité en tout cas. Avec Merci plaisir beaucoup. et bravo à Maxime qui vous a invité à jouer votre fiston. Il est l'heure tout de suite de retrouver le dico Food avec Candice Carter. Le Disco Food du 5 à 7. Hello Cyril, hello tout le monde. Le Disco Food va s'arrêter ce soir à la lettre P. On va travailler la pomme, mais de manière un peu inattendue, vous allez voir. On va se faire un saumon mariné au jus de pomme et à la sauce teriyaki. Sauce teriyaki que vous trouvez dans tous les supermarchés au rayon asiatique, c'est pas compliqué. C'est à côté de la sauce soja, de la sauce huître, la sauce poisson, les sauces de base. Et ça va vous donner une jolie coloration, vraiment un, une sorte de glaçage sur le saumon, c'est ce qu'on veut, pour lui donner une belle brillance qui est gourmande. Et ce jus de pomme va vous donner une marinade parfaite. Et c'est une marinade qui change. On a généralement l'habitude de faire des marinades À base d'huile, à base de matière grasse, éventuellement une marinade à base de thé, ça peut arriver aussi. Euh, on peut se faire une marinade simplement à base d'herbe qu'on écrase et dans, laquelle on, dans lesquelles on ajoute généralement aussi un petit peu de matière grasse. Mais ici, le jus de pomme va prendre toute sa place et vous allez voir que la l'acidité la, du jus de pomme, va légèrement attaquer la chair du saumon. Vous allez avoir le saumon qui, en tant que poisson gras, va magnifiquement exister, mais sera réellement aromatisé par ce jus de pomme. Et dans cette marinade, on va se mettre un peu de sauce teriyaki, de sauce soja, un peu de mirin. Vous trouvez tout ça au supermarché, vous ne devez pas aller loin. Et de la cassonade. Alors, vous faites votre marinade. Donc, vous mélangez 100 ml de jus de pomme, 100 ml de sauce teriyaki, 60 de sauce soja, 60 ml, 60 ml de mirin. J'ajoute 30 g de cassonade brune et j'aime bien ajouter un morceau de gingembre émincé, un petit 3 cm mettre un pouce de gingembre et vous y mettez des dindes de saumon j'utilise quatre dindes de, de saumon pour ça et vous réservez au réfrigérateur autant que vous le pouvez c'est une marinade qui peut mal d'une certaine manière 30 minutes c'est bien deux heures c'est mieux vous pouvez y aller jusqu'à toute une nuit ça n'en sera que plus brillant plus foncé la sauce qui va lui donner cette couleur foncée à ce poisson et plus aromatisé vous préchauffez votre four à 200 et vous déposez et c'est ça qui est pratique c'est une cuisson au four donc pas de risque de poisson qui s'abîme vous disposez vos dindes de saumon égouttées sur une plaque de four recouverte de et vous enfournez 20 minutes à 200. Pendant ce temps-là, vous faites cuire vos nouilles, vous prenez des nouilles asiatiques au choix. Euh, les indications sont sur l'emballage selon le type de nouilles, des udon, n'importe ce que vous aimez. Vous les faites cuire et une fois cuites vous les faites revenir quelques instants dans un wok arrosé de votre marinade de la nuit. Et vous allez avoir quelque chose qui sera magnifiquement sympa. Un petit oignon de printemps pour dire que ciselé là-dessus. Ou éventuellement une herbe fraîche si vous avez envie de quelque chose qui va moins agresser le palais type persil plat ou même un peu de coriandre là-dessus, ça pourrait très bien fonctionner. Le bonheur est complet. 5 à 7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 Team Belgium vous invite sur la plage d'Ostende à soutenir nos athlètes sur écran géant, jouer au pitch volley, profiter des cocktails, des activités pour enfants dans l'ambiance brésilienne de la Rio House. Entrée gratuite. Plus d'infos sur teambelgium.be. Avec EY et Belfius.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 Mégasold chez Plumard, Plumard. Jusqu'à moins 65% Sur des centaines de matelas Sommiers, lits, box springs, linge de lit Plumard, viens dormir, est tout un art. Il y a toujours un Plumard près de chez vous à Rocourte et Verviers Ou sur plume-art.be Plumard La Pro League La Coupe de Belgique La Champions League L'Europa League Les Diables Rouges Vivacité Le top du foot, c'est chez nous Vous en rêvez Les meubles César le font. Les meilleurs soldes de toute la région. Du salon épuré et design aux articles déco, les soldes aux meubles César incomparables. Meubles César. Un timister Clermont est sur Césarmeubles.be Il est 18h30 sur Vivacité. Voici les titres de l'actualité avec Natacha Stragier. Bonsoir Natacha. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Le MR veut faire interdire le parti Islam. Un parti qui compte deux élus chez nous. L'un de l'acte, l'autre à Molenbeek. Le parti est accusé de promouvoir la charia, la loi islamique et l'inégalité homme-femme notamment et veut présenter des candidats dans toutes les communes bruxelloises en 2018. Le MR voudrait faire changer la constitution pour interdire ce genre de parti. On l'entendra à 19h. La blabla black box à la traîne en Wallonie. Cette caisse enregistreuse dont le but est de lutter contre la fraude à la TVA dans l'ORECA ne fait pas que des heureux, on le savait. Selon le SPF Finance, 7 caisses enregistreuses intelligentes sur 10 sont actives en Flandre. Les établissements ORECA en infraction seraient nombreux en Wallonie. Il y a Bruxelles environ 1 sur 3 en cause notamment le prix de l'appareil. Reportage tout à l'heure dans le journal. Merci Natacha. Prochain point sur l'actu, ce sera à 19h. Je profite du fait que vous êtes là pour revenir sur le gros débat du jour. Ah. Vous savez que Quick se oui. fait dégager par Burger King. Oui. Vous êtes plutôt l'un ou l'autre J'étais vraiment plutôt l'un. Oui, mais lequel Vraiment joli Le belge ou l'américain Plutôt, oui. Le, le, le, le whooper le... Le ah, que, que le giant. Oui. Et pourquoi Qu que... Parce que depuis tout à l'heure, on a <rire> deux écoles hein, parmi les auditeurs de vieillacité. Ça se bat très fort par SMS et sur la page Facebook. C'était une question de goût. Ouais, c'est quoi, c'est le petit goût un peu barbecue Un de... peu, un peu, oui, viande plutôt, oui, cuit, comme, comme si c'était cuit au barbecue, c'est ah, ça ouais. Et il nous ouais. faut croire ça, c'est bon hein, quand même. Bah, c'était... C est, c est, ah, bah non, parce que justement, il arrive. Oui, oui, oui, oui tout à fait. Oui, donc ça, ça le sera. encore, voilà, Ou voilà. pas Vous n'allez si, plus là-bas Tout à fait, non. N'aimez pas Non Voilà, c'est un autre plus débat. Quoi peut... Voilà. <rire> Merci, euh, Natacha. Euh, 3063 par SMS, vous continuez ce débat, on fait un point dessus dans un instant. La météo, la nuit prochaine, sous un ciel étoilé, les minima descendront entre 10 et 15 degrés et la brume pourrait se former par endroits. Demain, après la dissipation de cette brume, justement, les éclaircies seront plutôt généreuses et persisteront euh, plus sur le nord du pays. Dans le sud, ce sera une alternative. De nuages et d'éclaircies avec des maxima de 21 à 25 degrés. On part sur les routes, c'est le RTBF Mobile Info. Pierre Collard-Bovy, il est plutôt euh, burger belge ou burger américain oh Bah écoutez, franchement, plutôt burger américain, mais je sais que c'est parfois des, des choses un peu euh, artificielles qu'on met dedans, donc pour le goût et tout ça. Oui, moi ah, pas, pas, euh... pas très confiance. Oui, oui c'est tout en Voilà, en fait. mais vous n'y allez pas, mais plutôt euh, américain. Je note un point mais de Mais C'est de la classe, de toute façon, l'un comme l'autre. Euh, euh, euh, comme ça, c'est dit. <rire> que sur les routes. Il faut bien remplacer Jean-Pierre Coff, il a <rire> C'est vrai. Bien, un, <rire> oui, un, un accident impliquant plusieurs camions sur le ring de Bruxelles est toujours en cours, en extérieur, à autour d'un dialecton nerpé sur le ring de Bruxelles, et vous perdez toujours à partir de grand Bigard, plus ou moins 50 minutes. Euh, sinon, vous ralentissez également sur euh, le 40 Liège-Bruxelles, autour du parking d'Everbeck, donc pour aller vers Liège, quelques ralentissements euh, depuis et saint etienne sur le ring de Bruxelles. Deux autres tronçons sont plus ou moins ralentis, 11 minutes supplémentaires pour l'intérieur grand Bigard, Zaventem, et 10 minutes pour l'intérieur. À 20 carrefour Léonard. Accident sur le 19 Bruxelles-Valenciennes à hauteur d'Oudinguny, passage difficile. Circulation ralentie en direction de Valenciennes. Un véhicule est en panne sur le 40 Liège, Aix-la-Chapelle à hauteur de Barchon. Bande d'arrêt d'urgence neutralisée, donc ça ne pose pas trop, trop de problèmes, mais soyez quand même attentifs en direction de l'Allemagne. Et puis un accident impliquant une moto sur la N3 Louvain-Aix-la-Chapelle à hauteur du rond-point de Honnywood. Le passage là aussi est difficile en direction de l'Allemagne. Un problème sur la route Prévenez le Call Center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 5 à 7. Jusqu'à 19h, Vivacité. Attention, aujourd'hui, il y a débat. À ma droite, les fans du Quick. À ma gauche, les fans du Nouvel Arrivant. Il remplacera le Quick prochainement, ça va se faire très calmement dans les prochains mois, le Burger King Alors, il y a une petite avance dans ce débat cet après-midi, dans cette battle pour le quick. Vous êtes fan quand même du côté belge. Alors, vos messages au 3063. Le quick est clairement supérieur au Burger King en termes, au Burger King, pardon, en termes de goût. Il y a quelqu'un qui nous dit sans hésitation « Quick, je rejoins ce que disait Carlo tout à l'heure, Carlo de Pascal qui était avec nous. La sauce du Giant est inimitable et vraiment délicieuse. Espérons que Burger King garde la recette. » Bah ça, je ne sais pas. Il y a encore personne de chez eux qui s'est exprimé. « Quick, bien sûr, la Belgique est foutue. » Alors là, on va un peu loin, j'ai l'impression. « Burger King pour le double Whipper. » Et alors, euh, qu'est-ce qu'on nous dit aussi, Burger King Moi, je suis « Quick » et « Flupk » Pascal, de Aaron, qui dit ça. Ben, pourquoi pas aussi 3063, continuez. Le « Quick » a donc une avance euh, dans, dans vos préférences Le débat se fait aussi sur la page Facebook 5A7 Vivacitaire TBF. 5A7 avec Cyril. Je vous ai parlé tout à l'heure de Samuel. Samuel, il est gabonais, il a été filmé dans une cage d'escalier, tout simplement, vidéo toute basique, avec énormément de bruit de fond, vous allez l'entendre dans un instant. Et il chante tranquillement dans cet escalier, il reprend The Power of Love et sa voix est quasiment identique à celle de Céline Dion. Il y a plusieurs centaines de milliers d'internautes qui ont vu cette vidéo, tous les sites internet en parlent. Il a été repéré par un casteur de l'émission The Voice et plusieurs producteurs de musique sont également intéressés de travailler avec lui. On va parler de cette voix qu'a Samuel dans un instant, juste avant, Bah écoutons, écoutons euh, cette, cette voix du petit Samuel même si le son est assez mauvais C'est même assez bluffant, je vous rappelle qu'il s'appelle Samuel et qu'il a la même voix là que Céline Dion en l'occurrence. Alors je sais pas si sa voix est comme ça tout le temps, c'est la première vidéo de Samuel, mais ou alors est-ce qu'il est plutôt sur une imitation On va en parler avec Fabien Castel que vous avez l'habitude d'entendre sur Vivacité, qui est un excellent imitateur. Bonsoir Fabien Salut Cyril Comment ça va, ça va bien ben, Très bien, on en, en vacances, donc ça, ça marche. On est, on est bien là Ah ben, On est en vacances en Belgique ou à l'étranger Alors ben là, je viens de revenir de l'étranger, mais euh, on a un peu de soleil en Belgique, donc... On est bien euh, quand en, même ici. On barbecue avec des amis, avec euh, des cocktails, et, euh, euh, de la viande, de la salade et euh, autres cucurbitacées. <rire> c'est très bien. Fabien, vous avez entendu cette, cette vidéo là avec euh, Samuel qui chante. Votre avis, il est plutôt sur une imitation ou vous pensez que c'est sa vraie voix Mais euh, en fait, pour être honnête, euh, pas eu, <rire> je ne l'ai pas eu dans le retour. D'accord, ah ouais. Je l'ai vu passer sur Internet, mais je ne l'ai pas entendu. Mais à mon avis, si les casteurs de The Voice l'ont appelé, c'est parce qu'il a la tendance à avoir naturellement la voix de, à la Céline Dion. Quoi. Alors c'est quand même impressionnant que ce Samuel ait cette voix-là. Comment est-ce qu'on fait pour imiter Alors on, on verra plus tard si c'est sa vraie voix ou bien s'il a poussé pour, pour avoir une voix qui ressemble à celle de, de Céline Dion. Mais est-ce qu'il y a des trucs Est-ce que vous imitez des femmes dans, dans, votre, dans, dans tous les artistes que vous faites Mais j'en fais très peu, j'en fais très peu, ou alors c'est des femmes qui ont euh, une consonance plutôt masculine, ouais. comme, euh, comme par exemple euh, euh, les ventes, ou euh, oh, cet humoriste, j'ai oublié son prénom malheureusement, mais euh, ben voilà, c'est plutôt les femmes qui ont, qui ont des voix euh, plutôt masculines, ou alors des femmes qui ont des voix très très, euh, des voix de tête, un peu comme Vanessa Paradis. Euh. « Que le taxi, il va pas partout !» Mais euh, une voix naturellement féminine, c'est très difficile à avoir pour un homme. Et, et qu'est-ce qui fait que, que, que vous arrivez, parce que même Vanessa Paradis, moi je peux essayer de le faire, je me vautrerai, je n'y arriverai pas. <rire> c'est quoi les, les, les astuces pour arriver à avoir une voix féminine, une, même, Alors, même si vous dites que c'est une voix de tête et que ça vous semble ça là, facile mais... Je me demande ça maintenant, euh, Cyril, parce que j'ai fait en fin juin un test euh, pour, la, pour la télé. On m'a mis une caméra dans mon nez pour aller voir les cordes vocales. Ouais. Et euh, du coup, euh, bah, apparemment, euh, j'arrive, je ne sais pas par quel moyen, à changer la caisse de résonance qui est ma gorge. Ouais. Euh, et enfin voilà, donc euh, apparemment, euh, euh, voilà, je suis un peu... Vous euh, êtes un, un extraterrestre. Un mutant. mutant. <rire> C'est ça. Et, et donc, il n'y a pas une technique particulière pour arriver à, à apprendre faut, ça Vous ne pourriez pas, y pas me dire, dire ben écouter. voilà Cyril, vous faites ça, ça et ça, et vous faites vous aussi Vanessa Paradis quoi. En fait, il faut. Non, ça, ça, ça, ça va être assez difficile. Maintenant, il y a beaucoup de travail, évidemment. Euh... Le premier organe qu'on utilise, c'est l'oreille. Une... Il, faut... il faut une bonne oreille pour pouvoir euh, retranscrire la voix. Ouais. Donc, c'est avant tout l'oreille. Donc, je fais, prends grand soin de mes oreilles et je fais très attention à ne pas mettre trop de... De, de, de, de musique trop forte. Et puis, euh... et puis voilà, on... on essaye de le faire. Il y en a certaines qui viennent naturellement. Euh... Il y en a d'autres qui demandent beaucoup de travail. Il y en a certaines pour lesquelles. On travaille, on ne tombe pas dessus. Et puis finalement, on a un déclic. Et puis il y en a certaines euh, où il euh, n'y a vraiment aucune possibilité de le faire. J'ai déjà essayé plusieurs fois Freddy Mercury. Euh, les trois octaves et demi de tessiture, c'est juste impossible. Quoi. Et vous pouvez nous faire la liste de ceux que vous n'arrivez y pas à faire. J'aime bien avec les artistes, souvent on dit, ah, vous arrivez à faire un tel, vous faites un tel, vous faites tel artiste. D'ailleurs, on va écouter dans un instant Fabien quand vous faites, entre autres Jean-Pierre Coff. Et on pourrait faire la liste de tous ceux que vous ne y faites pas aussi Oui, bah elle sera beaucoup plus longue évidemment. <rire> j'ai 150 voix à mon actif et j'ai vraiment d'autres voix. Et, euh, donc voilà. Mais euh, j'essaie toujours de trouver deux nouvelles voix. Maintenant, j'avoue que la nouvelle génération de chanteurs est plus difficile à faire parce que je trouve qu'ils ont moins de, de, de personnalité vocale euh, oui. qu'avant. Euh, on les reconnaissait euh, pff, euh, super vite. Euh, les, les, les chanteurs d'antan. Ouais, ici, c'est très mélangé à la que... musique et sans, sans vraiment une identité particulière. Mais voilà, moi, quand, quand on me demande de faire euh, Matt Pokora, bah, il a une voix plutôt banale, je trouve, Matt Pokora. Il a une très belle voix. Mais euh, bon, voilà, un peu passe-partout. Euh, il y a pas mal de chanteurs. Maintenant, moi, là, je, là, je m'attaque à, à Kenji euh, où, où là, il y a quand même une, une belle empreinte vocale. Je vais m'attaquer à Maître Gims. Voilà, tout Ça tout donne fait. quoi On et... peut avoir un avant-goût pas Ah, de Kenji, maître. Ah bah j'y y travaille hein, mais euh... <rire> maître Guim c'est euh... Bella. Ouh Bella, Ouh Bella. Ah ouais. Ouh Bella, on va prendre ton nom de Bella. voilà. Bon, maintenant, Maître Gims, il y a... techniquement, on peut rajouter un petit auto tuner et ça te fait Mais c'est ça le... qui fait tout. C'est tout le Maître Gims, c'est une machine qui transforme sa voix. Fabien, Mais... tant que vous êtes là, écoutons ouais. un peu ce que vous avez déjà fait chez nous et sur scène. Par exemple, quand vous avez fait Jean-Pierre Koff. Ah Mais merde, alors, quand on m'a dit que je venais pour parler d'un vieil animateur qui est là depuis 50 ans et qui continue à s'accrocher comme une sangsue à son émission du dimanche, j'ai cru qu'on parlerait de vous, Jean-Jacques Brunin, nom de Dieu. Hein, je dois donc parler de Michel Drucker, alors Bah oui, tout à fait, Jean-Pierre. Ah Mais Michel, c'est un peu comme une vieille poule au pot qu'on mange tous les dimanches, hein dure à cuire, toujours entouré de légumes dans ses émissions, <rire> mais qui garde encore toute sa saveur. La seule différence, c'est que pour apprécier une vieille poule au pot, il faut des bonnes dents, alors que ceux qui apprécient les émissions de Michel Drucker en ont plus. Ah ça, c'est impressionnant. Lui, il est facile à faire ou pas, Fabien Ouais, ouais, ouais. Franchement, il est, <rire> il, est, euh, il est assez simple à faire. Il y a, y a d'ailleurs beaucoup d'imitateurs qui, qui l'ont fait. Mais c'est surtout qu'il a un, un potentiel... Euh, drôle, quoi un potentiel comique énorme ce personnage euh, et donc c'est des personnages qu'on qu qu aime particulièrement que ce soit lui ou même Jean-Marie Le Pen euh, euh, oui, alors, oui, on peut dire ce qu'on veut avec Jean-Marie Le Pen euh, il a une voix très particulière et qui fait rire oui. surtout qu'on peut faire son visage aussi euh, Qui est pas très radiophonique, je te <rire> non, non, non, mais c'est vrai qu'on visualise bien la, la, la personne quand même. Euh, J'en profite deux secondes, parce que comme on est dans un, plat de, dans un gros débat cet après-midi, Burger King ou Quick, est-ce que l'une de vos voix peut peut-être nous donner un avis Est-ce que, vu que Burger King va remplacer Quick en Belgique dans les prochains mois, est-ce qu'un est qu de vos personnages a un avis à nous donner bah Alors évidemment, j'ai envie de refaire le même personnage, parce que que ce soit Quick ou Burger King, tout ça, c'est de la merde. N'est-ce pas Cyril <rire> Absolument, ah, bonjour, c'est Cyril Ignac. Alors je voudrais dire euh, que ce soit Burger King ou, euh, euh, ou bien Quick, ça manque de fond de, de croquant et, et, et surtout des piments d'Espelette. <rire> Il est très fort ce Fabien Lecastel. Euh, Fabien, vous êtes en vacances là, mais on vous retrouve bientôt sur scène Oui, oui, oui, je, je travaille, je, je suis en pleine écriture, j'écris beaucoup pour la revue des galeries qui arrive au mois de décembre pour mon nouveau spectacle aussi. Et euh, mais je joue encore mon spectacle Mabou La Facette au, cet été, donc au mois d'août, le 19 à Verlaine, donc dans la région de Liège. Ouais. Et euh, je, travaille, je fais aussi le 27 août à Charleroi. Donc ce sera une chouette date. En, oh là, ce sera la clôture du festival Été euh, Diverte de Charleroi. Eh ben merci beaucoup Fabien d'être passé ce soir dans l'émission et puis on passe vous voir ben sur scène à, à Verlaine et à Charleroi euh, très Toutes bientôt. Les sont sur mon site Eh ben voilà Fabien, je vous souhaite une excellente soirée. Bon barbecue à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt Cyril. Salut. Il est 18h44. Voici l'histoire de Voït avec Marc Tosca. Top Story. Marc À quelques semaines de ressortir du placard slip et maillot de bain, certains se demandent bien comment ils vont faire pour éliminer la petite boue épaufinée tout au long des mois d'hiver et des jours de froidure. D'autres n'hésitent pas une seule seconde, chaussent leur basket et en avant Simone pour un petit jogging de remise en forme. Pour accompagner cette bonne résolution, voici quelques tubes dédiés à la gloire du sport et des sportifs. Et vive le vélo avec l'arrivée du Tour d'Alain Bachoug. n'est qu'un un L'histoire du boxeur Sonny Liston a inspiré Mark Knopfler. Déchu de son titre de champion du monde par le tout jeune Cassius Clay, c'était en 1964. Celui que l'on surnommait l'ours noir fut retrouvé mort chez lui six ans plus tard. Crime ou overdose, on a toujours spéculé sur les raisons de son décès. Pour certains, pas de doute possible. La mafia a voulu liquider Liston parce que le boxeur avait refusé de se coucher lors d'un match truqué. Bears in town, somebody money says the bear's going down. Yeah, the bear never smiles, sun is going down for miles and miles. Fan de course à pied, Jean-Jacques Goldman a aussi vendu des chaussures de jogging dans le magasin de sport familial du côté de Montrouge. Logique donc qu'un jour, il consacre une chanson à ce sport qu'il pratique toujours. Le coureur s'inspire du destin et rend un très bel hommage à ces jeunes athlètes kenyans ou éthiopiens qui deviennent d'extraordinaires champions loin de leur pays, de leur famille et de leur village perché sur les hauts plateaux. Savez-vous que c'est l'immense Michael Jordan qui est à l'origine de la chanson « I believe I can fly » de R. Kelly Une chanson écrite pour le film d'animation Space Jam, mettant en scène la star de basket et pilier des Chicago Bulls. Pour la petite histoire, R. Kelly, l'auteur de « Je crois que je peux voler », tube oscarisé et multi awardisé souffre d'aérodromophobie. Il a la truille en avion, quoi And life was nothing but an awful so but now I know the meaning of true love, I'm leaning on. Just believe it un peu partout dans le monde en 1996. R. Kelly, I believe I can fly. Story Story Cuisine Créphel. Nos soldes, c'est jusqu'à moins 30% sur toutes les cuisines sur mesure. Cuisine Crefell Mon rêve, ma cuisine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 Dès 19h sur Vivacité, c'est le Tip Top qui arrive, retour sur le classement de samedi, des cadeaux à gagner et puis plein de bons sons à écouter, par exemple Capital Cities. You know, Bougez pas, le Tip Top et tout ce qui se fait bien en ce moment et même des petits souvenirs aussi, ça arrive dès 19h sur Vivacité. Si je vous dis bad water, peut-être que ça ne vous parle pas, mais en tout cas, c'est la course à pied la plus éprouvante du monde. Il y aura un départ qui est donné dans la vallée de la mort aux états unis au point le plus bas des états unis Et puis l'arrivée se fait euh, sur un point super haut, 2548 mètres. Il y a 217 km de course avec des chaleurs intenses. La température monte jusqu'à 75 degrés au soleil, 50 degrés à l'ombre. C'est épuisant et c'est un défi sportif immense. On va en parler avec Bruno Berriot. Vous êtes coach sportif chez Body Concept Training. Bonsoir, Bruno. Salut, Cyril. Bienvenue à dans le sac cassette Bruno. Bruno, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se donnent des défis intenses comme ça On aime se faire mal quand ah, on fait du sport C'est une, une excellente question, Cyril. Parce qu'en fait, c'est ce que j'allais vous dire. J'allais vous dire... Je suis très content d'intervenir dans votre émission, comme d'habitude, euh, mais c'est vrai que sur un point comme celui-ci, il serait intéressant d'avoir également le feedback d'un psy. Euh, certains auditeurs vont peut-être être choqués par ce que je vais dire, mais, mais c'est vrai qu'on peut se demander justement après quoi ces gens-là courent pour pousser l'organisme à, à, à d'extrêmes souffrance, parce que c'est clair que là, là c'est notamment de la souffrance, c'est inévitable, Il y a, quand on réalise un défi sportif, il y a un plaisir à aller aussi loin. Vous, est-ce que vous feriez ce genre de défi Non, pas du tout. Quand il y a un défi, y défi c'est chouette d'avoir un challenge parce que c'est quand même un élément motivateur. Donc, c'est une clé essentielle au start. Par contre, aller si loin et pousser dans l'extrême, là, je suis obligé, de par mon métier, de dire qu'on n'est plus du tout dans le bénéfice de la santé. On va on va vraiment on est dans l'usure de, de l'humain on est dans l'usure précoce de la machine euh, bon même si euh, même si le, le, le, le donc je me suis un petit peu renseigné sur cette course hein, parce que je savais que j'allais passer à l'antenne et quand je vois Osvaldo Lopez qui a remporté euh, cette course euh, en, en 23h49 minutes, C'est dingue parce que les, les trois éléments de difficulté sont réunis, c'est-à-dire qu'il y a la chaleur, vous avez parlé de ouais. entre 50 degrés à l'ombre et, et plus de 70 au soleil, et je le sais parce que je suis passé il y a deux mois dans la vallée de la mort, et j'étais à moto et c'est déjà une souffrance, <rire> <Ouais>. <rire> <rire> non, mais sans blague. Et puis, et puis le deuxième élément, c'est le dénivelé, hein, qui, qui, qui, qui lui n'est pas, pas négligé non plus. Et, euh, et la chaleur, donc la distance, la chaleur et le dénivelé, les trois éléments sont réunis. Et vous savez, Cyril, ce qui est dangereux dans ce type de course, c'est euh, bon, le but de le faire, ça a chacun le sien, même si je pense qu'il y, qu y a une soif de reconnaissance, j'en suis, suis convaincu, mais mon métier n'est pas, pas la psychologie. Euh, mais ce qui est la, la, la chose la plus euh, dangereuse dans cette course, c'est quand le mental est plus fort que le physique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont tellement une volonté de se surpasser, euh, qui vont dépasser, qui vont dépasser euh, mentalement leur physique. Et, et là, là, et là forcément, c'est dangereux. dangereux. Alors, je ne sais pas combien il y a d'inscrits à cette course, je ne sais pas si vous le savez, à celle-ci. Non, je ne sais pas vous dire euh, combien de personnes sont inscrites, non. Ah ouais, je, je, je sais qu'en 89, il y avait quelques dizaines d'athlètes, parce que c'est vrai. Ils ne sont pas nombreux y à pouvoir athlètes. faire ça. Hein. Voilà, ils sont pas nombreux à pouvoir faire ça. Et en plus, euh, je vous disais aussi qu'en fait, ils s'entraînent sur des tapis de jogging dans des saunas. Oui, pour, pour pour arriver à supporter des, des, des chaleurs aussi intenses, ce qui est complètement bah, donc, dingue. Mais alors, quand on ouais. est coach, Bruno, où est-ce qu'on on, on perçoit la limite Par exemple, moi, vous m'avez en coaching et je vais vous dire, oui. non mais là, mon physique et mon mental est passé au-dessus, déjà j'en peux plus, euh, coach. Vous allez me dire, t'es une grosse arnaque, tu vas continuer à faire ton exercice. Et comment est-ce qu'on arrive à, à doser, à savoir où est la limite Si vous avez un personnel trainer qui est professionnel, euh, et, et je vous invite, j'invite vraiment les auditeurs à, à demander où cette personne a fait ses formations, avoir même des attestations diplômantes, parce qu'aujourd'hui, c'est un métier qui n'est pas reconnu. Donc, euh, donc euh, se dit, entre guillemets, personal traîneur qui veut. Mais un bon personnel trainer qui est professionnel, lui, il va justement voir vos limites physiques, parce qu'il va utiliser d'abord le premier indicateur, c'est un cardio mètre mmh. Et donc, il va vous demander aussi l'échelle de l'effort, Donc ça, c'est par rapport à votre ressenti. Donc il va avoir votre ressenti euh, propre et puis il va voir aussi le, le ressenti au niveau physiologique, qu'est-ce qui se passe au niveau du moteur. Et, et c'est vrai que, voilà, je, je pense, enfin, je crois qu'on se connaît un peu maintenant, vous, vous connaissez mon optique, on est dans la santé, dans le bénéfice Exactement. de la santé à tout prix. Je pense que... Les jours qu'on passe sur cette terre, il faut, il, faut, il faut mettre tout en place pour les passer du mieux que l'on peut. Alors c'est chouette, franchement, chapeau, parce que moi je serais incapable de faire un challenge comme celui-là. Et d'abord, je n'en aurais nullement l'envie, mais, euh, mais chapeau de réaliser ça, c'est exceptionnel. Hein. Je pense que c'est comme Céline ah, Dion un défi, euh, dans le chant. Voilà. Clair, il y en a clair. peu qui pourraient chanter comme Céline Dion, mais je pense qu'il y en a peu qui peuvent arriver à faire un challenge comme celui-là. Eh merci beaucoup Bruno d'être passé ce soir dans le 5 à 7. Je vous souhaite une excellente soirée et on se dit à très bientôt. Peut-être pas dans la vallée de la mort pourquoi aller courir, mais on se dit à bientôt. Bonne soirée Bruno, voici les enfants de cœur tout de suite. Les enfants de cœur Je devais jouer deux jours à Narbonne, comme si la mer est pas loin, et j'adore la mer, j'ai dit à mes enfants, si vous voulez, on y va tous ensemble. Et j'ai eu l'idée formidable de louer un camping-car, en me disant « les enfants, ils adorent le camping-car » et puis moi aussi parce que ça m'éclatait assez l'idée d'être dans le camping-car en, en caleçon de m'arrêter devant une boulangerie descendre en caleçon acheter des croissants monter dans le camping-car me barrer bon. cette idée était tout à fait exotique pour moi c'est pas, pas du tout dans, dans mes habitudes et donc je loue un camping-car j'étais déjà un peu connu donc j'arrive à la maison de location je Bouchinat on est tellement content vous, vous avez choisi pour louer le camping-car Je dis ouais bon il n'y avait que vous dans le coin et, je, prends, je prends le camping-car je démarre tout neuf. Et moi, j'avais jamais conduit de camping-car. J'ai dis au mec, ça euh, va, il est bien assuré Il m'a fait, vous inquiétez pas, allez-y, il est as assuré de tout risque. <rire> OK, on se barre, et puis on prend l'autoroute. C'était juste, juste, l'entrée de l'autoroute, elle était devant le truc du camping-car. Et à ce moment-là, moi, il y, y a une file d'attente. Et je dis, bon, là, il y a une file d'attente. À côté, il n'y a personne, on va passer à côté. C'est là où il y a les cartes bleues. Je passe, et je rentre dans le truc avec la carte bleue, à un détail près, comme j'avais jamais conduit de camping car c'est la hauteur. <rire> il y a une barre. Et, et avec le camping-car, je peux le prouver scientifiquement, on passe pas. <rire> C'est que je suis rentré dans le truc avec la barre de fer qui a commencé à arracher tout au-dessus. <rire> et je me suis dit, je vais prévenir le gars là-haut, il va soulever la barre, il va me laisser passer. Donc je fais des signes, parce que je peux pas descendre. Hein, parce qu'on est coincé, la porte et on l'ouvre pas. Je, je fais des signes au mec en haut. Le mec il descend et puis il me voit, et il me reconnaît et je, je vois dans ses yeux je vois dans ses yeux c'est Michel Boujna qui est aux au commandes d'un camping-car et il s'est mangé la barre qui et je lui dis bon qu'est-ce qu'on fait il me fait ah ce que vous voulez vous avancez vous reculez mais la barre elle monte pas elle descend pas il m'a dit le meilleur conseil que j'avais donné vu comment vous êtes engagé c'est d'avancer encore J'ai avancé, j'ai arraché tout le toit du camping-car. Je suis sorti à la prochaine sortie, je suis en fait demi-tour. Je prends le bon truc, je sors, je retourne au mec qui m'a loué le camping-car. Un quart d'heure avant. Pendant qu'on roulait, il y a mes enfants qui disaient « Papa, il y a plein de trucs qui tombent derrière. » On arrive là où on a loué le camping-car. Est-ce que vous imaginez la, tille, la tête du propriétaire de la location qui me regarde Incrédule, il était même pas en colère. J'étais parti dix minutes avant. C'est pas que je lui ramène le cambricard défoncé par l'avant ou défoncé par l'arrière ou j'ai eu un accident. Non, non c'est le toit du cambricard. Et le mec, il comprend pas pourquoi il y a le toit. Et qu'est-ce qu'on a ri On a ri. Mais Du seul vous bien sûr. Le répondeur des enfants de cœur écoute vos confessions, 7 jours sur 7, 24h sur 24, au 070 222 660. 070 222 660. Dans un instant, le tip-top et le journal de 19h sur vivacité. Chez ose, vous savez que nous ne sommes pas du genre à afficher nos réductions en grand sur la vitrine du showroom. Alors je vous le dis juste à vous, OZE vous réserve des meubles stylés, de la literie de qualité à des conditions incroyables jusqu'à la fin du mois. Ose, Quai des Ardennes à Liège et sur ouse interiorsbe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 Mais qu'est-ce qu'il nous faut là Maintenant chez Poincaré, c'est moins 70% sur tout le magasin à l'achat de 5 articles hors exception. Moi j'y vais maintenant. Alors vous, attendez un peu, ça serait gentil. Mmh, Poincaré, j'adore. Plus d'infos sur poincaré.eu. Fnac. Dernière semaine de solde à la Fnac. Profitez d'offres jusqu'à moins 50%. De plus, vendredi, tous les appareils photos sont à moins 10%. Et samedi et dimanche, 10% sur tous les ordinateurs et tablettes. À très vite à la Fnac et sur Fnac.be. Fnac. Offre soumise à condition. Viva City le 19 Natacha Stragé, bonsoir. Le MR veut faire interdire le parti islam. Il a un élu en Anderlecht, un autre à Molenbeek qui veut présenter des candidats dans les 19 communes bruxelloises en 2018. Le MR veut modifier la constitution pour interdire les programmes qui prônent la destruction de nos droits et libertés fondamentales. Fabien Eckhout a contacté l'un des auteurs de cette proposition, le député libéral Richard Miller. Le danger est de voir ce parti utiliser les canaux euh, légaux euh, que la démocratie euh, permet à tout un chacun contre les droits et les libertés des personnes. Nous considérons au niveau du MR qu'un parti qui part d'une valeur tout à fait inverse, c'est-à-dire l'inégalité de la femme, la femme devant rester inférieure à l'homme, eh bien c'est un parti qui ne devrait pas pouvoir se présenter aux élections.